Une qibla présente le monothéisme en Islam.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 يهم الناس التقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقو الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيب أما بعد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيال سواني سلام Bienvenue donc à une nouvelle séance sur l'étude du monothéisme, du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette série sur des études sur le sens du monothéisme dans la religion d'Allah azza wa dans la religion de l'islam. On rappelle encore une fois que le monothéisme traite principalement, quand on parle du tawhid, on traite principalement du premier pilier de l'imam. Awa l'arcan, l'imam qui est de croire en Allah azza wa billahi subhanahu wa Et comme on le sait Comme on l'a mentionné dans d'autres cours Probablement Que croire en Allah Azza wa billah La croyance en Allah Azza wa Qui est valide auprès d'Allah Ce n'est pas seulement de croire en l'existence d'Allah Azza wa C'est une croyance Imanou marfou C'est l'iman C'est la croyance en Allah Au sens valide Parce qu'il y a un sens qui est Invalides, comme on a déjà vu une ayah dans le livre d'Allah Azza wa dans d'autres séances auparavant dans cette même série dans laquelle Allah Azza wa nous dit que la plupart parmi eux, ils croient en Allah tout en lui associant d'autres partenaires donc ça c'est un iman qui n'est pas un affaire ça ce n'est pas le iman en Allah Azza wa la croyance en Allah qui est bénéfique pour la personne dans l'yawm al-akhir donc ici on parle d'un iman, d'une croyance en Allah Azza wa en un sens bien particulier qui est la croyance en Allah dans le sens valide comme l'islam il l'a défini, comme Allah Azza wa Jal lui-même nous l'a expliqué et la dernière séance on a parlé, on avait terminé si je me rappelle bien avec la question de Al-Ukouf ou bien Al-I'tikaf, ça veut dire le fait de de prendre, de rester auprès de quelque chose. Et on avait mentionné un hadith ici, une petite histoire à la fin, qui s'est passé lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il semblerait, je ne sais pas, il semblerait que peut-être j'avais oublié de mentionner certains détails de l'histoire en tant que telle ou que l'histoire du hadith n'était pas claire. Donc, je vais le répéter, incha'Allah, très brièvement. Le hadith de ذات l'histoire est que le prophète, salam, il est sorti avec certains de ses compagnons. C'était l'armée du prophète, salam. et là, à un certain moment donné, ils ont vu que l'ennemi, que les mouchriquins, de l'autre côté, ils avaient une shajara, ils avaient un arbre qui était ذات ou anward. Un arbre sur lequel ils mettaient leurs armes et leurs épées et ainsi de suite et ils essayaient de rester proches de cet arbre pour en quelque sorte attirer la bénédiction et la puissance et un certain pouvoir spécial et là il y a certains des Sahabah des compagnons du Prophète ﷺ qui étaient nouvellement entrés dans l'Islam hadith ou ahedin bi-Islam qui ont trouvé l'idée intéressante. Et ils ont dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذاتوا Ya Rasulullah, accorde-nous, en aimerait-nous aussi avoir un arbre comme eux pour chercher quoi? La puissance et euh, la bénédiction, la baraka et ainsi de suite. Et là, le prophète alayhi sallallahu alayhi il était en colère contre eux et il leur a dit اللahu akbar sunan que ça, c'est les sunan, ça veut dire vous allez suivre... Ce, vous allez imiter les nations avant vous, vous allez faire les mêmes. Pourquoi Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait référence à l'histoire qui est de Banu Israël dans le Coran avec Moussa alayhi wa sallam. Allah azza wa jen, on dit que Banu Israël, ils sont passés par un peuple qui faisait l'i'tikaf, le, le ukuf sur certains, quoi Autour de certains de leurs idoles, il y avait des pierres. Et là, Beno Israël, ils ont dit quoi à Moussa, alayhi salam Après avoir vu tous les signes qu'Allah, azzawajal, il a détruit Ferraun, et qu'Allah, azzawajal, il les a sauvés, ainsi de suite. Là, ils oublient tout ça. Et ils, tous, la seule chose qui les intéresse, c'est qu'ils disent à Moussa, alayhi salam, « Idjallana ilahan kamalahum alihah ». Ya Moussa, nous aussi, on aimerait ça avoir notre ilah, notre dieu, ça veut dire notre divinité ici, une pierre qu'on pourrait adorer comme comme ce, ce, ces gens-là de l'autre côté. Donc, ils ont vu quelque chose, ils veulent l'imiter. Là, certains des Sahaba qui venaient d'entrer dans l'islam, Hadith ou Ahdin, vu qu'ils avaient encore un certain contact avec Al-Shirk récemment, ils ont fait la même erreur que ces gens-là de Beno Israël. Ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasool Allah, accorde-nous, nous aussi, un arbre comme eux. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on a mentionné, il était frustré et il était en colère contre eux contre eux, et ça, encore une fois, ça nous montre l'importance du tawhid d'Allah, le danger de shirk et de ce qui mène vers un shirk, même si à l'origine ou bien a priori, ça peut sembler, ça peut sembler comme une chose qui est inoffensive mais là c'est une chose de shirk que le prophète sallalahu wasallam ne l'a pas toléré malgré que ces personnes là venaient d'entrer dans l'islam il était très strict avec eux alayhi salatou et il leur a mentionné la vérité comme elle était pourquoi à cause encore une fois du danger de shirk aujourd'hui inchallah aujourd'hui dans notre séance on va parler De deux concepts qui se rapprochent, qui sont le sacrifice pour wa de sacrifier des animaux pour wa tel que ça c'est une riba'at qu'on ne peut pas faire pour autre que Allah. On va parler aussi de an-nadhr du concept de nadhr, comme on va le détailler chez le fait de faire une promesse à l'Allah, il faut une promesse par respect, par vénération dans l'Allah. Donc ça c'est deux concepts qui viennent ensemble. Après ça on va parler aussi de certaines formes bien particulières de La d'invocation et de prière, comme on va parler de l'estirah, isti qui est aussi al et on va parler l'iaad ainsi que l'iaad. Donc tout ça, c'est des concepts qu'on va couvrir aujourd'hui, inshaAllah. Donc en gros, ça va être ça. Ça va être, on va parler, comment on a du sacrifice sacrifié pour Allah, ou faire des nuzur, des promesses auprès d'Allah. Et on va parler aussi de certaines formes d'invocation et que l'invocation, elle doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Commençons avec al-dhabh. Ma ja'a fi li ghayri Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien sûr, nous avons la liste ici des ayats que vous pouvez toujours, comme en mention, toujours ce qu'on vous recommande que vous compreniez l'arabe ou bien que vous lisiez à travers la traduction, c'est une simple suggestion mais fortement recommandée. C'est que lorsque vous révisez le cours à la maison à travers les enregistrements et ainsi de suite, vous pouvez toujours ouvrir le mousshaf devant vous et essayer de, de chercher ces ayats dans le Coran Karim et de vous rappeler On avait pourquoi est-ce qu'on a parlé de cette ayat dans le cours et ça parlait de quoi et ça indiquait quoi et c'est quoi le lien et ainsi de suite. Tout ça, ça va aider incha'Allah subhanahu wa, wa ta'ala. Donc on va parler de... Ал-дабх, comme Allah عز و جل, il nous dit ici, subhanahu wa ta'ala, قل إنا صلاتي ونسуки ومحيييه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدالك أمرت وانا أولو Ал-Muslimين, Allah عز و جل, de dire que notre صلات, la prière ainsi que النسوك, النسوك, comme on va le voir, certains savants, ils ont dit, que plusieurs savants, ils ont dit, النسوك ici, c'est le rituel au sens du sacrifice, ok On parle de quel sacrifice S'il si sacrifie un animal, ça veut dire égorger l'animal. Comme on le fait lors de l'Aïd. Donc, sacrifier d'une façon particulière en tant que ibada, Le faire pour Allah Azza Il dit subhanahu wa ta'ala Ma vie ainsi que ma mort. Tout ça, c'est dédié. C'est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans lui associer d'autres partenaires. C'est ce qu'Allah Azza wa m'a ordonné de faire. Wa ana awalu les et je suis le premier des musulmans je suis qui est je suis c'est Mohammed عليه الصلاه que il est le premier des musulmans et bien sûr il doit nous servir d'exemple pour le reste des choses que notre sacrifice il doit être seulement pour Allah subhanahu wa taala. le zabh le sacrifice d'un animal il y a deux situations première première situation Et que « Abwebh » sacrifie un animal, c'est du « shirk ». Dans certaines situations, « sacrifier un animal », c'est du « shirk » en tant que tel. Donc même le simple « sacrifice », entre guillemets, bien sûr le simple, sacrifice d'un animal, ça peut être « shirk », ça peut être « shirk » majeur, « shirk » akbar »« Iyan Billah Azza Pourquoi Parce que le sacrifice, il a cet attribut-là d'être, quoi Un acte d'adoration, un rituel. C'est pour cela qu'elle doit être seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, encore une fois, on est dans le cas numéro A. Type A, c'est lorsque le vebh, le sacrifice, est shirk. Là, on va couvrir A.1, A.2. Il y a deux cas majeurs dans lesquels vebh, sacrifice, c'est shirk, billahi, subhanahu wa du polythéisme. Première chose... أَنْ يَذْبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَقَرُّبًا C'est de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le motif est pour autre que Allah azza wa ta'ala. Mais ici, il faut ajouter quoi? Le qayde ici, la description, l'attribution de تَقَرُّبًا par souci de rapprochement. Ok? Donc, ce n'est pas par souci de Ce c'est pas pour... Quelqu'un pourrait sacrifier pour autre que Allah azza wa ta'ala. Son souci principal, c'est autre que Allah azza wa ta'ala. Pourquoi? parce que il a des invités. Donc, j'ai des invités, je vais pas faire le sacrifice en tant que ibad en tant que tel. J'ai des invités, je vais quoi Pour bien les traiter, je vais sacrifier, je vais sacrifier une vache pour que vous mangiez la viande. Vous comprenez Mais l'intention, la niyya va faire toute la différence. Si l'intention est ici de faire taqarrub pour se rapprocher auprès de la personne Par ce sacrifice en tant que tel, par une vénération de cette personne-là ou bien de cet être ou bien d'un objet ou autre chose. Alors là c'est quoi C'est le shirk subhanahu wa ta'ala. Peut-être que vous savez que certaines personnes ont de la difficulté à, ima à imaginer le cas en tant que tel parce que ce n'est pas répandu dans une société comme comme celle-ci dans laquelle on vit mais dans d'autres sociétés OK à travers l'histoire c'est une pratique très répandue dans lesquelles dans laquelle les gens ils vont sacrifier un animal auprès d'une pierre d'un sanam comme dans le temps de mushrikine le temps du prophète alayhi salatou salam quraish et autre chose euh, certains vont sacrifier un animal auprès d'une tombe sacrifier un animal auprès d'un magicien le magicien il dit de sacrifier un animal pour lui par exemple un euh, kobourg sahara al jean certains sacrifient un animal pour les jeans ok pour se rapprocher de al -djinn. donc tout ça c'est un shirk c'est shirq akbar ça c'est qui est qui est bien sûr majeur عند قدومه تعظيما له comme on dit tricky encore une fois question d'intention ici il faut faire attention distinguer entre deux situations dans certaines cultures la même chose lorsqu'il y a quelqu'un d'important personnalité importante vip un mir, un, un dirigeant un roi un dignitaire Il arrive, visite le village, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont sacrifier pour lui, ok Alors, ça, ça peut être shirk akbar, polythéisme majeur. Mais là, encore une fois, faire la distinction entre il sacrifie pour lui parce que il ah, y a quelqu'un d'important, alors on veut bien le traiter pour qu'il nous aime ainsi de suite, alors il faut aller sacrifier. Et là, le maqsoud, la finalité, c'est quoi C'est C'est la viande, c'est la chair pour pouvoir faire beaucoup de nourriture et ainsi de suite pour lui faire de la nourriture. Passer une personne importante, il faut bien le traiter. Ça, c'est pas shirk. Mais si on le fait pour pour le sang, comme certains ulama ils disent ici pour Adam, c'est quelque chose de symbolique. Il faut il faut le faire. Même parfois, il faut dans certaines cultures encore une fois des pratiques de shirk. Il faut le faire en sa présence. Quand lui il est là, on va lui dire attendez, on va sacrifier quelque chose pour vous. On va le faire devant lui comme ça et que l'intention T'approbes pour le vénérer. T'adimes Alors ça c'est quoi? Chirken akbar. Ça c'est un chir qui est qui est majeur. Donc ça c'est le premier cas de figure dans lequel sacrifier un animal. C'est shirk de Subhanahu wa Taala. C'est lorsqu'on sacrifie pour autre que Allah Azza wa mais pour se rapprocher de cet être. Et ça, ça rentre dans shirk de l'ibada. C'est une, c'est un shirk ici de ibada d'adoration. C'est un shirk d'adoration. C'est une ibada en tant que telle que la personne elle dédie pour autre que Allah Subhanahu wa Taala. Deuxième cas de figure dans lequel le sacrifice ici serait shirk, c'est quoi C'est un yadkura al. -al Alors, le deuxième cas de figure, c'est lorsque quelqu'un va sacrifier pour quoi? Ou bien par quoi? Donc, le premier, c'est sacrifier pour autre que Allah. Le deuxième, c'est sacrifier par autre que Allah. Wa Donc, ici, c'est le ism. Okay? Si quelqu'un il va dire Bismi Donc, on sait que Allah il nous dit que lorsqu'on sacrifie, lorsqu'on fait un zebh de korba auprès d'Allah Subhanahu wa Taala, il faut le faire par le nom d'Allah Azawajal, n'est-ce pas? Bismillah, ça c'est la sunnah, ça c'est la pratique. N'importe quel musulman, il sait ça. Que lorsqu'on sacrifie un animal, que le sacrifice ici, le zebh, il est fait au nom d'Allah Azawajal. On va dire Bismillah, Wallahu Akbar, ou bien Bismillah et on va sacrifier. Mais si quelqu'un il dit Bismillah, Bismillah, au nom de Jésus, au nom de Ali, au nom de Sidi Fulan. Ok? Alors tout ça, c'est quoi? C'est du shirk. Bilal, subhanahu wa taala, c'est du shirk qui est majeur, c'est shirk akbar. Tout ça, c'est bien sûr indiscutable. Et là, ça rentre dans un autre cas de figure ici qu'on appelle shirku shirk isti'ana, C'est un shirk dans isti'ana, dans l'aide. Parce que c'est quoi Bismillah? C'est quoi Bismillah? Quand on dit « quand on sacrifie », on va dire « Bismillah ». C'est quoi ici le sens de « Bismillah » C'est pour Allah et par Allah, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, « Bismi »« Asta'inu billah » Donc là, c'est comme demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez Donc, parce que pour l'intention, c'est autre chose. On vient de le dire tout à l'heure, quelqu'un pourrait sacrifier pour se rapprocher d'un dignitaire. Okay, donc ça, ça peut rentrer dans un shir, comme on a expliqué tout à l'heure. Mais quelqu'un peut sacrifier pour se rapprocher d'un dignitaire en disant « Bismillah » au début. Donc là, il sacrifie par Allah, mais il sacrifie pour autre que Allah. Compris la distinction Sacrifier par, c'est demander l'aide, c'est « Bismillah ». Donc, on doit sacrifier par Allah, subhanahu wa ta'ala, vu que le sacrifice « ici, c'est une « ibadah », c'est un acte d'adoration exclusif. Allah Azza wa et on, da, on doit sacrifier aussi pour Allah donc c'est pour Allah et par Allah si le sacrifice il est pour autre que Allah ça c'est un shirk dans la ibada dans l'adoration ou si le sacrifice il est par autre que Allah Azza wa par un autre nom que le nom d'Allah Azza wa ça c'est quoi shirk dans la isti'ana dans la demande d'aide dans le dua ici ok donc les deux rentrent dans un shirk et comme les ulama ils disent Que en général, le cirque arrive plus dans la ibada que dans la istihaana, ça veut dire dans la majorité des cas, c'est plus le shirk de ceux qui se rapprochent. Comme on a dit, je sais que vous n'êtes probablement pas familier avec ce genre de pratique, ok Vous pouvez trouver ça bizarre, mais ça existe dans d'autres cultures que les gens ils vont sacrifier un animal pour se rapprocher de l'Allah, sacrifier un animal pour se rapprocher d'un, d'une tombe, de n'importe quelle autre chose. Tout ça, c'est bien sûr shirk bilAllah subhanahu wa taala. Et dans ce cas, je pense que c'est évident pour tout le monde. Que la viande elle est quoi? Elle est haram. Que tout ce qui est sacrifié pour autre que Allah ou par autre que Allah la viande elle est haram parce que on ne peut pas la, on ne peut pas la manger. Maintenant, donc on a parlé de A ici, lorsque le sacrifice est shirk. Maintenant parlons de B, les cas dans lesquels le sacrifice n'est pas shirk. ta'ala, Le sacrifice est licite La même chose ici, on a deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est lorsque le sacrifice, il est parce que c'est un rituel. On le fait par rituel. Sa nature est un rituel. C'est une ibadah taqarrub mais bien sûr ici pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le nom d'Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala comme hadith, le hadith, c'est le sacrifice qu'on fait pour pour le Hajj, ok, lors du Hajj il y a le sacrifice du Hajj d'un animal, donc on appelle ça al-Hadi, al-udhiya pour l'Aïd, la aqiqah, quelqu'un qui va faire une aqiqah, c'est la Sunna du Prophète quelqu'un الله عليه وسلم qu'Al-Khaila Nouvane va faire une aqiqah, il va sacrifier un animal. L'aqiqah ici, c'est quoi sa nature C'est quoi sa nature en tant que acte C'est un rituel, OK, parce que on le fait pour Allah parce que c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wasallam. Donc là ça prend un caractère sacré. OK, c'est un amal qui est qui a une caractéristique qui est qui est spéciale. Et le B.2, la deuxième situation dans laquelle c'est halal, le sacrifice, il est halal, il est licite. Là, c'est lorsque ce n'est pas nécessairement un rituel, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle communément avoir pour avoir la viande halal OK ça veut dire sacrifier un animal de façon qui est qui est halal maqsud bih soit que l'intention elle est pour tout simplement manger ou ikramo dhoif OK ou bien pour bien traiter son son invité que okay, comment on a mentionné tout à l'heure ici l'intention faut faire la distinction ici entre cette C'est un peu précis, ok La distinction entre sacrifier pour quelqu'un, pour le vénérer, ok le, ce, ce que je veux pour cette personne, c'est le sacrifice en tant que tel. C'est qu'elle voit le sacrifice, ok Pour me rapprocher d'elle. Alors là, ça peut être dans un shirk. Ou... Je sacrifie pour la personne, ça veut dire pour bien la traiter. C'est pour la viande. J'ai un, un invité, je vais. Je vais dire, ok, toi tu es mon invité, ça fait longtemps, on s'est pas vu, tu es quelqu'un euh, de proche dans ma famille, et ainsi de suite. Je vais prendre quoi La meilleure vache que j'ai, je vais la sacrifier. Ok Pour quoi C'est pas pour me rapprocher ici, c'est pas le cœur. Non, ce qu'on veut, c'est tout simplement la viande et la nourriture, et ainsi de suite. Donc ça, bien sûr, c'est sélicite, ça rentre pas dans... Alors, ici, est-ce que dans ce cas de figure, dans le B.2, est-ce que c'est un rituel, le sacrifice? Non. Donc, encore une fois, sacrifice. Donc il y a une différence entre sacrifier pour l'Aïd et entre sacrifier à n'importe quel jour parce que, quoi? Je vais faire mon stock de viande. Quelqu'un va dire, je vais sacrifier un animal après ça, quoi? faire mon stock de viande et mettre ça au réfrigérateur ou autre chose que ça il y a une différence entre ça et entre l'id que sacrifice de l'id parce que sacrifice de l'id c'est un rituel on le fait par ibad takaruban illallah alors que le sacrifice seulement pour la viande c'est c'est un acte qui est halal tant que bien sûr il est fait au nom d'allah subhanahu wa taala toujours mais on n'a pas nécessairement le hadr, la récompense pour pour le rituel On a la récompense pour bien sûr le tawhid et de l'avoir fait au nom d'Allah Azza et ainsi de suite mais pas pour le rituel ce n'est pas un rituel en tant que tel en tant que tel est-ce que c'est clair? Bon okay. <coughs> petite question ici de fiqh pas directement relié aux أحكام دو tawhid, و عليكم السلام و رحمة mais vu qu'on parle de, du sacrifice les ulama ils disent laounas ya dhabih an yadhkur ism Allah ala al Si quelqu'un il oublie de mentionner de citer le nom dans l'arzod sur le sur sur l'animal avant de sacrifier est-ce que le sacrifice il est halal ou il est ou il est haram alors il y a trois à -well, trois avis des uléma là-dessus Premier avis ça c'est l'opinion de l'imam Shafi'i, c'est l'opinion la plus permissive à ce sujet il dit que Dire bismillah au sacrifice, que ça c'est une sunnah mais ce n'est pas obligatoire. Alors selon l'opinion de l'imam Shafiri, ta tant que celui qui a sacrifié cet animal, bien sûr il l'a fait physiquement, matériellement ici de la façon L'issit on va pas parler de ça c'est pas le cours n'est pas sur le sacrifice c'est sur la viande halal et ainsi de suite mais tant que la personne a suivi la bonne procédure et que son intention bien sûr et qu'il est wahid qu c'est quelqu'un de monothéiste alors selon Imam Shafi même si la personne volontairement elle ne dit pas bismillah avant de sacrifier le sacrifice il est halal chez ta'ala deuxième opinion تَحِلُوا إِن تَرَكَهَا نِسيَانًا وَلَا تَحِلُوا إِن تَرَكَهَا عَمْدًا وَلَوْ جَاهِلًا Л'opinion de la majorité des ulamas ici al-Jumhur, c'est que si il a omis de dire bismillah par oubli, la viande est halal. Mais s'il si a omis, omis de le dire de façon volontaire, la viande elle quoi? Haram. Ça c'est l'opinion de la majorité, c'est qu'ils font la différence entre ce qui est volontaire et ce qui est par par oubli. Il tolère l'oubli, mais il ne, ne tolère pas autre chose. Ça, c'est l'opinion de la majorité. Et ce, ta ulama, comme une opinion de l'Imam Ahmed, rahimahullah, il dit "La dans tous les cas. Si on dit pas Bismillah, alors la viande n'est pas n'est pas halal, que ce soit par oubli ou que ce soit de façon volontaire. Donc ici, on a, on a quoi On a deux côtés, ceux qui sont très permissifs. Ça veut dire Même si on si on dit pas bismillah pour n'importe quelle raison la viande est quand même halal ça c'est Shafi'i. L'autre côté c'est quoi C'est Imam Ahmad dans une riwaya dans une narration que dans tous les cas si on dit pas bismillah la viande d'allé pas halal. Au milieu on a l'opinion de la majorité qui dit qu'en fait la distinction entre l'oubli ça c'est halal dans les autres cas c'est la viande d'allé al harab donc ça c'est une petite question bien sûr de fiqh mais vu qu'on en parlait ici de euh, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au sacrifice on voulait le le mentionner ici donc on revient ici à la ayah dans sourate al an'am 162 163 <coughs> Allah azza wa jalla il a dit qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin on a dit que Allah azza wa jalla il demande au prophète sallalahu alayhi wa sallam de dire que sa salad ainsi que son sacrifice an nusuk il est pour Allah rabbu al alamin donc qu'est-ce que la Ayah elle nous rappelle elle nous rappelle l'importance que on ait le ikhlas et le tawhid dans le sacrifice et de ne pas être comme les mushrikins qui sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala Uh, عن علي رضي الله تعالى عنه ونبي سي وعليكم in... السلام ورحمه الله وبركاته انا بيسي في سوره الكوثر ونكونيت تو سوره الكوثر ان اعطيناك الكوثر ف فصلي لربك وانحر فصلي لربك بري فور تونسير وير تونسير صلي لربك سي لو قصد لانتونسون لا صلاه اسكو بيتغ بور اوتر ك الله عز Non, alors Allah Azza wa Jal, il dit juste après wanhar Et sacrifie. Alors là on voit le même parallèle que dans surat Al-An'am Salat est quoi Et Sacrifice okay? Salat et sacrifice Et dans les deux surats, que ce soit surat Al-An'am ou surat Al-Kawthar Allah Azza wa Jal, il dit la salat doit être pour Allah le Sacrifice doit être pour Allah فَصَلِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ Айван хар лираббика. Donc, ça, c'est 2.1. Explicitement, la surah, elle dit que le sacrifice doit être pour Allah. Il y a aussi une autre, un autre lien, ici, ou bien une autre, un autre angle sous lequel on peut aussi lire les deux surahs. Là, dans Усул-Фик, les savants, ils appellent ça «Dalalet al-iqtiran». C'est lorsque deux concepts sont mentionnés ensemble. Plusieurs ulamas, ils disent que ça, c'est une indication que par défaut, ils ont la même. Quoi Nature, vu que dans les deux surahs, ça parle salat et sacrifice. Alors là, le sacrifice, il a la même nature que la salat. La salat est une ribada, donc le sacrifice aussi est une ribada. Si c'est une ribada, ça doit être seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant au hadith. Dans Sahih Muslim, il dit le prophète, عليه salatu والسلام لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الارض دونك ici le prophète sallahu alayhi wa sallam il parle de la de la laana c'est quoi la laana ici c'est la malédiction c'est clair À chaque fois qu'on a un hadith du Prophète qui dit que Allah Azza wa Jal il fait la la'na. Soit, il y a deux possibilités ici comme les ulamas ils disent, soit ça c'est un do'a du Prophète qui dit que la malédiction d'Allah d'Allah Azza wa Jal, que la la'na d'Allah Azza wa Jal soit sur telle. Donc ça c'est un do'a. Ou bien ikhbar, il nous informe le Prophète que la malédiction d'Allah elle est sur telle, sur telle, sur tel Alors dans ce hadith il a mentionné quatre types de personnes والسلام, qui sont sous la لعن, la mal, la malédiction d'allah subhanahu wa ta'ala première personne il dit والسلام, الله, celui qui sacrifie pour autre que allah subhanahu wa ta'ala alors ça c'est la y a la لعن, ça veut dire que c'est quoi c'est c'est haram okay? n'importe quelle chose quand, encore une fois, des bases ici de usul fiqh, n'importe quelle action que le prophète, alayhi ou avant ça dans le Coran, pour laquelle il y a une la'na, c'est une indication que cette chose-là est clairement haram. La'na Allahouman la'na walidayhi. Il dit, alayhi que la malédiction d'Allah, azzawajal, soit sur celui qui maudit ses parents, celui qui insulte ses parents. Lui aussi, il a la malédiction, la d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Celui qui insulte ses parents soit de façon directe ou de façon quoi Indirecte. Comme dans le hadith, dans un autre hadith du prophète, wa, dit, salam, inna que parmi les péchés majeurs, il y a l'homme qui insulte ses propres parents. Alors les sahabes, à surprise, ont dit à Rasulallah, est-ce que quelqu'un insulte ses parents Ils ne peuvent pas imaginer cela. Le sāḥib al anhum. Alors il leur a expliqué al-salam, qu'il parle de celui qui insulte les parents des autres et de et de ce fait, qu'est-ce qui arrive Il provoque l'autre personne à insulter ses propres parents. Vous comprenez. Si tu insultes les parents d'une autre personne, tu dois t'attendre probablement que l'autre personne va faire de même pour tes parents. Alors Ça, juste le simple fait de provoquer quelqu'un à insulter ses propres parents, nos propres parents, ça c'est un péché majeur. Ça c'est l'âme de tesabbo, c'est par causalité ici, il a provoqué. Maintenant, quoi dire de celui qui insulte directement ses propres parents lui-même Alors lui, certainement, il est dans ce hadith. Il est sous la la'na d'Allah azzawaj, la'ana walidayhi third person itta alayhi salatu wassalam man awa muhdithan aw muhdathan ici ça vient du mot al hadath al hadath c'est Hadath, bien sûr, on a le hadath dans un autre sens qui est dans les, dans les cours de Tahara, de Wudu, ainsi de suite. Okay? Hadath Asghar, Hadath Akbar, ça c'est lorsque la personne, elle perd son Wudu et qu'elle doit faire Wudu ou bien faire son Bérituel. rituel. Je parle pas de ça. Et si c'est hadath, dans un autre sens ici, c'est le sens du mal, de l'innovation, de la Bid'a. Okay? On dit toujours, on entend ça. Ou bien un hadath. Hadath c'est lorsque quelqu'un il innove quelque chose de mal dans la religion d'Allah Azzawajal ou bien quelqu'un qui fait un mal en général quelqu'un qui fait quelque chose de de mal alors les prof, le, les ulama ils disent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait référence à deux situations soit celui qui donne refuge donne refuge à un hadath muhdathan, l'action en tant que tel ou bien un muhdith celui qui a cette action. Ça veut dire quoi les ulama En d'autres termes, les ulama, ils disent ce hadith-là, c'est la malédiction d'Allah Azza wa sur tout celui qui donne refuge à quelqu'un, par exemple, qui a commis un crime, qui a commis quelque chose de mal. Et quand on le cherche pour la justice, pour le mener en justice, que quelqu'un, il va le cacher sur lui. Il va le cacher chez lui. Il va lui donner refuge, lui accorder refuge injustement. Ou bien quelqu'un qui fait une bid'a, quelqu'un qui fait des bid'a qui euh, qui détruit la religion dans à travers des innovations et ainsi de suite et que quelqu'un va quoi l'accueillir il va le renforcer il va le supporter il va lui donner les moyens pour le faire ok les moyens pour, pour réaliser la bid'a en tant que telle que tout ça c'est sous la la'na d'Allah subhanahu wa taala ça c'est dans le ce hadith du prophète ﷺ et la troisième ici il dit ﷺ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْغَيَرَ مَنَارَ الْأَرْضِ لَا لَعْنَةَ دَ اللَّهَ عزَوَ جَال Sur celui qui change مَنَارُ الْأَرْضِ Les indications de la terre. C'est quoi ces fameuses indications de la terre Certains ulama, ils disent c'est les indications qui font, qui tracent la distinction entre les limites de ma propriété et les limites de la propriété de mon voisin. En d'autres termes, si moi et mon voisin, on a une terre et on s'est entendu, chacun il connaît quoi, sa propriété, sa terre elle s'arrête où Et on avait délimité les frontières avec mettant des pierres ou des objets ou autre chose. ok? Que quelqu'un secrètement, l'un de nous, il va venir un jour la nuit par exemple lorsque le voisin est absent et je vais commencer doucement à changer quoi À changer les limites, de le faire de façon... Alors, sous la la'na d'Allah Azzawajal. Les ulama, ils ont parlé aussi de celui, yugayiru, celui qui change les ma'alim de Al-Haram, que le Haram, dans le temps du prophète, sallam, Haram, de, ça veut dire autour de, de al et de Masjid Al-Haram, ça veut dire la terre sacrée au sein de la Mecque, il y avait les limites de l'haram. Que celui qui change ses limites, quoi Il est sous la la'na d'Allah Azzawajal. Les ulamas, ils ont dit aussi, ça rentre dans ça. Les Al-alamatul ala turuq wa kanat nas »« Tous qui est sur le chemin que » que des gens ont mis sur le chemin comme indication de, de quoi De la route. C'est pour le bien commun. C'est pour indiquer aux gens La route, elle mène vers où Donc, si quelqu'un, il va aller vers une route comme ça, et il sait que les gens, ils ont besoin de ces indications pour connaître que ça, c'est l'Est, ça, c'est l'ouest et lui il va dire moi je vais les renverser OK je vais les je vais mettre que l'est va être l'ouest et l'ouest va être je vais changer je vais détourner le signe alors la même chose ici les ulama ils disent il rentrent dans ce hadith il est sous la la'na, malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi parce que il égare les gens yudallilu an-nas ça va égarer les gens de leur de leur chemin est-ce que le hadith est clair Donc, encore une fois, le chahid ici, le lien entre ce hadith et notre cours, le lien direct, c'est quoi C'est celui qui sacrifie pour autre que Allah Azza wa Jal. Alors, il est sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question ici que les ulamas discutent, c'est est-ce qu'on peut faire la la'na sur quelqu'un Est-ce qu'on peut faire la malédiction Est-ce qu'on peut dire la'na tout ala fulan, La'na tout ala ala fulan Les ulamas, ils disent « ala anwa'in ». Première de figure, premier cas de figure plutôt, si on fait le laan de façon globale, générale, on fait le laan d'une catégorie liée à la désobéissance. Alors ça c'est جائز, ça c'est ça c'est licite, il y a aucun problème. Le prophète Ali (PSL), il a fait la laana et dans le Coran Karim, il y a la laana أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Si quelqu'un dit que la la'na d'Allah Azza wa Jal soit sur les oppresseurs, que la la'na d'Allah Azza wa Jal soit sur les injustes. Alors ça, il a aucun problème. Okay? Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an Karim أَلَا اِكَيَا لَعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَا لَعَنُهُمْ okay? Donc ça, y a aucun problème si quelqu'un Il fait la la'na en général, comme dans le hadith du Prophète, alayhi sallatu wassalam, la'na allahu akila al riba, qu'Allah azzawajal il fasse la la'na sur celui qui mange riba, qui mange l'usure riba, dans le sahih muslim, et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier cas de figure, c'est lorsque le la'na il est fait de façon quoi Non identifié, ce n'est pas destiné à une personne en particulier. Celui qui est le plus problématique, c'est le deuxième cas de figure. C'est lorsque on fait ce qu'on appelle la'nul mu'ayyan. qu'on fait le la'n d'une personne en particulier. Que la la'na d'Allah soit sur telle personne. Okay? Alors, est-ce que ça c'est licite ou bien ce n'est pas licite Il y a divergence entre les ulama à propos de cette situation ou bien de ce cas. Mais la bonne la bonne opinion ensha avec les hadith, avec les preuves et ainsi de suite c'est que c'est haram c'est interdit ok c'est interdit pourquoi pour plusieurs raisons entre autres parce que le sens de l'arn c'est quoi le sens de la malédiction c'est le sens de l'arn c'est de dire que cette personne là et eh bien elle est exclue de la miséricorde d'Allah allah le l'arn c'est le contraire de la miséricorde on dit quand on dit quelqu'un rahimahullah Eh bien, le contraire de Rahimahullah, c'est la'anahullah. Vous comprenez Donc, c'est le contraire. Donc, le fait de faire la la'ana d'une personne en particulier, de quelqu'un, d'une personne bien identifiée, c'est quoi c'est condamner cette personne c'est comme dire cette personne là elle n'a plus droit à la rahmah d'Allah alors qu'on ne sait pas si elle est vivante, on ne sait pas si elle va faire Tauba retourner vers Allah ou si elle est morte, on ne sait pas sur quoi elle est morte, on ne sait pas si elle est morte sur Iman ou bien morte sur Al-Kufr Allah Ta'ala A'lam bien sûr, exclusion c'est quoi l'exception ici c'est tout individu qu'on sait que Allah Azza l'a condamné à ça à sa punition et à sa malédiction. que Ça, on le sait. Abu Lahab, si quelqu'un dit « La'anallahu Abu Lahab », pas de problème. Parce que c'est dans le Coran Abu Lahab, il est où En enfer. Il y a pas un autre cas de figure. Il y a pas une autre possibilité. Firaun, quelqu'un dit « Firaun la'anallahu Allah » Pas de problème. Parce que Firaun, il est, Fi jahannam il est en enfer. Et il y a pas une autre possibilité. C'est une condamnation qui est quoi Qui est absolue et qui est finale, éternelle. أبين كيسو <سؤال> نعم <سؤال> نعم صحيح نعم نعم c'est pas que c'est mal de faire l'ana de Shaitan parce que ah, parce que Shaitan n'est pas sous la malédiction d'Allah Azawajal c'est ça c'est que Shaitan certains ulama ils disent que on fait pas l'ana de Shaitan pour ne pas lui donner trop d'importance comme si lui il lui est tellement important qu'on va faire l'ana sur lui ok parce que Shaitan il est encore présent il est encore vivant il peut entendre les paroles parfois des des gens ce qu'il dit donc ça a un effet sur lui peut-être il va se sentir important mais si quelqu'un dit فرعون لا Allah »,« الله il est mort mais il entendu فرعون comme vous voyez نعم hadith du prophète, عليه الصلاة والسلام عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب il dit le prophète صلى الله عليه وسلم un homme est entré au paradis à cause d'une mouche et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche alors ils ont dit wa et comment cela comment c'est -ce quoi l'histoire exactement alors le prophète وسلم, il a il a expliqué il a dit deux hommes qui étaient ensemble ils sont passés par Un groupe, ils étaient en voyage probablement, sans passer par un groupe de personnes, par une tribu, autre chose, qui avait une divinité, une grande divinité, un sonam, une pierre, idole. Que la règle chez eux, c'est qu'il y a personne qui passe par ici sans sacrifier quelque chose pour se rapprocher de cette divinité. Vous comprenez Ils ont une divinité et tout celui qui traverse par cette route en l'arrête. Notre divinité, elle est trop importante. Tu dois sacrifier quelque chose pour passer. Et c'est par la coercition, c'est par la force. Alors, il dit, alayhi salatu wa salam, faqalu li ahadihima, qarrib. On a dit, ah, le premier, sacrifie, rapproche-toi de notre divinité par quelque chose. Faqala, laysa' indi shay un Je n'ai rien à sacrifier. Je, je ne détient rien. Je, je ne possède rien. Alors, ils ont dit, qarrib walau Sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Quelque chose. فَقَرَّبَ Il l'a fait. فَقَرَّبَ fa فَخَلَّوْ سَبِيلَهُ fa النَّعْمِ On l'a laissé passer. Et auprès d'Allah Azza wa Jal, il est entré en enfer. Tandis que le deuxième, il a dit. ma kuntu لِي li لِأَحَدٍ shayan دُونَ اللَّهُ Il a dit non non moi je rapproche à personne je je ne je ne je ne me rapproche de personne je ne sacrifie rien pour personne à part Allah Azawajal rien ne serait-ce qu'une mouche je ne vais pas sacrifier pourquoi pour une autre divinité que Allah Azawajal fadharaboo unokahu il tué et il est entré au paradis d'Akhala. » Al-Jannah. Bien sûr, le hadith en tant que tel, il y a une divergence entre les ulama à propos de euh, à propos de son authenticité. Al-lahubadul ulama. Certains ulama, ils disent que le hadith, il a une hila, mais d'autres ulama, ils disent que le hadith, il est il est authentique. Mais en se basant en assumant qu'il est authentique, quel est le sens ici de ce hadith Bien sûr, c'est que ce hadith-là, il nous montre que sacrifie autre que sacrifier n'importe quelle chose pour autre que Jalla, Eh bien, c'est Ça mène vers l'enfer. Ça mène vers Jahannam. Quelqu'un pourrait nous poser comme question mais comment se fait-il que lui il est entré en enfer alors qu'on l'a forcé à le faire. Okay, il a été forcé à le faire. On, a, on comprend par le sort du deuxième que le sort du premier c'était quoi? Hmm? Là même, non. Dans la dunya. On comprend par le sort du, du deuxième que le sort du premier c'était aussi quoi? la mort, s'il n'avait pas sacrifié, Vous comprenez alors quelqu'un il va dire mais, mais si on l'a forcé à le faire, pourquoi est-ce qu'il va entrer en enfer, on sait que Azzawajal il dit la règle générale c'est si quelqu'un il est forcé par la force par la coercition encore une fois, on le force à faire le shirk Allah Azzawajal il lui pardonne, ok, si c'est une force majeure bien sûr, une force ça veut dire une menace grave pour sa vie ou autre chose on parle pas d'une petite force qui est mineure mais Allah Azza wa Jal il pardonne subhanahu wa ta'ala mais là, on va faire quoi, on va assumer, si pour <rire> on va assumer que le premier, il a sacrifié une mouche pour se rapprocher de cette divinité mais il l'a fait pas seulement parce qu'il était forcé mais il l'a fait comme plusieurs de nos jours le ferait d'ailleurs, ok J'ai pas de problème, pourquoi pas J'aime votre culture. Je peux je peux adhérer, je peux adhérer à votre façon façon de faire. OK C'est que dans son calme, il y a pas de inkar, à l'intérieur de son cœur, il y a pas de de rejet de ce qu'il est en train de faire. Il dit pas astaghfirullah, je le fais parce que je suis forcé à le faire, il me force à le faire mais ana karihu Moi je je rejette cette pratique là de ashirk As la ilaha illa Non. Lui, il l'a fait, il n'a pas de problème à le faire. Vous voulez que je sacrifie une mouche, pas de problème, je vais le faire. Juste laissez-moi passer. Donc, son calme ici, son cœur, il est mutma'in, il est tranquille. Alors, c'est pour cela que Azza wa si le hadith, bien sûr, il est authentique, l'aurait mis en enfer parce que là, oui, la contrainte, elle est là. Il faut faire attention ici. Les gens, souvent, ils mélangent. Oui, parfois, la contrainte, elle est là. Mais la contrainte ne doit pas faire en sorte que tu finisses à un état dans lequel juste tu acceptes quoi. Moon Kar, tu acceptes le coffre bien le monde Kar ou n’importe quelle chose de mal. Si tu es contraint à faire le mal, Birabil écra par une force majeure menaçante pour ta vie par exemple. Alors là tu le fais, mais ton cœur il doit quoi renier? Il doit toujours renier. ça ça doit toujours être présent parce qu'il y a personne qui contrôle ton cœur à part à lazo, personne qui peut forcer ton cœur à adopter telle ou telle autre chose. Maintenant la question contraire, Comment se fait-il que cette deuxième personne n'a pas fait la même chose Si on dit que Azza wa il tolère, il pardonne, subhanahu wa ta'ala, celui qui est pris par la contrainte. Comment se fait-il que le deuxième, il a sacrifié sa vie Il aurait pu juste lui aussi sacrifier quoi Une mouche et dire billah, la ilaha illallah, Il sacrifie une mouche et on le, laisse, on le laisse en vie. Ici, les ulama, soit certains ulama, ils disent parce que ça c'était dans les nations avant nous, Okay. rappelez vous dans solfer Charand Kain la législation des nations avant nous est-ce qu'elle est nécessairement toujours la même que notre législation ou du prophète ça pas nécessairement dans tous les détails donc il se peut que c'était une nation du passé d'un autre prophète que dans leur religion à eux, dans leur message à eux eh bien ils devait être quoi patient même dans des situations de contrainte ils n'ont pas le droit de Euh, comment on peut dire ça? N'ont pas le droit de faire des concessions. Ils doivent s'attacher à la vérité, même si cela menace leur vie. Donc ça, c'est une possibilité. Ou une autre possibilité, c'est que tout simplement, par le degré de son iman, de sa foi en Allah Azawajel, il a pris par al Azim, il a pris par la force, et il dit moi, je vais pas sacrifier autre chose autre pour que pour Allah Azza wa Jall même si Allah Subhanahu wa Ta'ala me donne le droit de le faire si je veux à l'exception mais je vais me tenir wa alazim je vais prendre ici par la volonté même si je mima même si je mets ma vie en danger que j'expose ma vie en danger que auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala je vais avoir al jannah insha Allah Subhanahu wa Ta'ala et là bien sûr la question que les ulama ils disent Ou bien que les ulamas, ils posent, c'est « est-ce que c'est meilleur » Est-ce que si le croyant, il est menacé dans sa vie, si le croyant, il est menacé dans sa vie, si il ne fait pas quelque chose de munkar majeur, surtout quelque chose de kofr ou bien de shirk, est-ce que la meilleure option pour lui dans ce cas, est-ce que la meilleure option, c'est de, euh, comment on peut dire ça, c'est de suivre de faire ce qu'on lui demande de faire, ou bien, quoi, de mettre sa vie en danger et de se tenir à la vérité. Parce ce que la question est claire C'est quoi la meilleure des choses C'est quoi la meilleure des deux options La première, on l'appelle « Arruhsa ».« Arruhsa », c'est « Je vais prendre la facilité, je vais prendre une permission qu'Allah, Azza wa il m'a donnée. » Et la deuxième, c'est « Al-azima ».« Al-azima », je prends la volonté moi je vais aller jusqu'au bout même si je vais mettre ma vie en danger moi je m'attache à la religion d'Allah Azzauddin laquelle est meilleure les ulamas ils disent si le fait de prendre la permission la facilité ça peut être ça peut avoir un effet plutôt négatif sur l'état de l'islam sur la communauté des musulmans alors dans ce cas là prendre l'azimah prendre la volonté risquer même sa vie c'est mieux auprès d'Allah Azza wa Jall c'est plus noble auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est pour cela on va le voir dans la sirah inshallah Azza wa Jall bientôt بإذن الله سبحانه وتعالى lorsque Khabbab ibn al-Arat l'un des compagnons fameux compagnons du prophète sallalahu alayhi wasallam il est venu pour se plaindre auprès du prophète sallalahu alayhi wasallam ya Rasulallah, regarde ce qu'ils nous font ya Rasulallah, Quraysh, ils nous punissent ils nous ils nous euh, ils nous font souffrir, en euh, met telle chose. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sallam, il lui a rappelé ce que les nations, avant vous, ont enduré comme mal, et comme torture, et ainsi de suite, et qu'ils étaient patients. Donc là, le prophète, sallallahu il est en train de lui dire quoi Et de la volonté, de la force, fais face à ces épreuves dures, il faut être patient et endurant. Pourquoi les ulama, ils disent, parce que ça, c'était au début de l'islam C'est le premier noyau de l'islam. Il y a quelques compagnons. Alors si ce petit groupe de compagnons, chacun il va prendre la chose à la légère, OK, et Bilal il va leur dire OK, vous voulez que je vous dise des choses de shirk, pas de problème, juste arrêtez de me punir, OK, de me torturer. Et là tous les sahaba, il va prendre par la qu'est-ce qui va arriver L'islam va va disparaître et le prophète sallallahu alaihi wasallam va avoir comme les nations certaines nations avant avant, avant lui alayhi sallam comme certains prophètes va avoir seulement un petit groupe de personnes qui va qui va le suivre mais non parce que c'est le premier noyau de l'islam là le prophète sallallahu alaihi wasallam il les encourageait à être endurants patients pour pouvoir transmettre cette religion à d'autres personnes à d'autres personnes pour que la communauté grandisse mais si maintenant la personne en mettant sa vie en danger. Elle ne fait rien gagner à la communauté de al-Muslimin. Alors là, les ulama, ils disent, dans ce deuxième cas de figure, c'est mieux pour la personne de prendre quoi Ar-Rohsa, la facilité, et entre guillemets de se soumettre en apparence et de faire des concessions en apparence pour rester en vie. Parce que là, dans ce deuxième cas, comme dit, les ulama, ils disent, « Al-Mu'minu, la taziduhu hayatuhu illa khayran » Pour le croyant, une plus longue vie, c'est mieux pour lui. Charles Aznavour, s'il va rester en vie plus longtemps, eh bien, il va faire plus de amal salih, de bonnes œuvres et être utile à d'autres personnes et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. La prison, la torture, ça peut... Non, ça peut rentrer là-dedans. Okay? La, la prison, la torture, c'est exactement la même chose. Donc, encore une fois, la prison ici. Si on parle de la torture, on parle de quelle torture Si on parle de la prison, on parle de quelle, de quelle prison Les ulama ils parlent de ce genre de choses là dans, dans les livres de al-Sulfīr lorsqu'ils parlent de al-ikrah la contrainte. Donc la force de contrainte ça c'est quelque chose qui est quoi Qui est, qui est relative Ok, il y a certaines formes qui sont claires comme quelqu'un qu'on menace dans sa vie, ok, on menace de le tuer, ça c'est clair, c'est évident. Mais il y a d'autres formes. La torture, c'est quoi la torture Pour une personne, il y a une torture que pour lui c'est rien du tout. OK, donc il y a celui qui est physiquement très faible, OK, il y a celui qui est physiquement fort et qu'il y a certaines formes de torture pour lui que c'est que c'est léger, c'est du n'importe quoi. Il peut il peut facilement endurer ça. Pour certaines personnes, la menace d'une gifle, c'est très fort. Pour d'autres personnes, la menace d'une gifle, c'est quoi Ça passe comprenez c'est pas vraiment un ikrah. donc là ça peut il y a une certaine zone ici qui est relative ça dépend de la personne la prise la même chose prison prison pendant dix jours c'est pas comme prison pendant 30 années donc tout ça c'est relative le plus que le ikrah, il est présent le plus que le ikrah, que la contrainte elle est plus forte que la menace elle est plus grave le plus que ça justifie d'ouvrir des portes plus sérieuses dans la religion dans la zoneienne encore une fois en prenant soin de prendre en considération cette balance là entre c'est quoi est-ce qu'il y a un effet si la personne elle est patiente est-ce que ça a un effet sur la communauté est-ce que ça peut changer un effet la personne le alim le savant ce n'est pas comme quelqu'un qui est quoi inconnu musulman qui est inco juste un musulman normal ce n'est pas comme un, un alim un savant Un alim Allah il a pris de lui une responsabilité plus grande que la responsabilité du commun des musulmans c'est pour ça que l'imam Ahmad lorsqu'il y avait la fitna de de création du Coran de les rois les dirigeants plutôt qui étaient dans ce dans cette secte là de mutazila dans le temps de l'imam Ahmad rahimahullah et qui voulait forcer les gens par la contrainte à dire quoi Al Coran Machloq que le Coran il est créé ce, ce qui est bien sûr complètement faux ce qui est aberrant ce qui est des paroles de coiffe ok et là soit qu'ils forcent les gens à le dire de façon claire et ouverte comme ça ou bien à dire des choses qui sont pas claires et qui mènent vers la même conclusion alors plusieurs savants dans le temps de l'imam Ahmed Allah, plusieurs savants ils ont quoi ils ont comment on peut dire ça euh, Gave up, ils ont, euh... oui, ils ont abandonné en quelque sorte. Ça veut dire ils ont euh, baissé les bras, ok. Donc ils se sont soumis par, par la contrainte, par la menace. Ils se sont soumis. Certains, ils n'ont pas nécessairement tous dit ok, mais ils ont dit des quoi des formules floues comme ça hamal ok, des formules floues qu'il euh, qui serait plus diplomatique, qu'on peut comprendre de cette façon et de l'autre façon, par peur encore une fois de la punition. Mais Imam Ahmad, lui, qui est connu comme étant le imam qui était le symbole de, du contre-courant, contre-fitnat, c'est connu dans l'histoire de l'Imam Ahmad, mais lui, Imam Ahmad, Il était extrêmement en colère contre plusieurs de ces ulamas. Malgré que c'était plus... parmi eux, il y avait de grands savants. Ok, que certains parmi eux hadarahom, il les a boycottés pour le reste de leur vie. Il n'aura jamais parlé après ça. Vous comprenez tellement, il a considéré que ça c'était grave. Que si vous êtes des ulamas, vous devez être quoi Patient. Vous devez même arriver à mettre votre vie en jeu et mettre votre vie en En danger, pourquoi Parce que, comme on a dit, le « alim », ce n'est pas comme une personne normale. Le « alim », il y a des gens qui lui font confiance. Et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il a dit ça sous la coercition, sous la force, sous la contrainte ou autre chose. Taïm. Euh, euh, passons, oui, euh, Akhi. Juste pour revenir au point de la malédiction, est-ce <coughs> aussi, dans l'autre sens, Euh, Est-ce que la, la bénédiction peut venir d'une personne ou d'autre Par exemple, un parent qui dit à son enfant que je te bénis de quelque choses de... de... de... Je te bénis dans quel sens C'est pas une action ou par exemple de voyager ou de faire du doa. Ah, dua. OK. Dua, oui, il n'y a pas de problème. Pour le doa, il n'y a pas de problème. OK Mais pour le doa, ici, c'est c'est la... Regardez que pour la rahma, pour le doa, pour la bénédiction, là, c'est la logique contraire. C'est qu'on peut pas faire... La, le doua de rahma pour quelqu'un qui en apparence est, meurse, est, est, est, est mort sur le coffre. on ne peut pas dire rahmahulah, quelqu'un qui est mort sur le coffre, on ne peut pas demander la bénédiction d'Allah la sur, sur cette personne. Mais sur quelqu'un qui est vivant, surtout un musulman, il y a pas de problème. Si on le dit par du à, donc c'est pour ça que j'ai dit c'est c'est quel sens, c'est dans quel sens, c'est parce que pour que ce soit pas compris que je fais la bénédiction, ça veut dire je vais bénir quelqu'un. Ok, on peut pas on peut pas faire ça dans notre religion. Je peux faire du que Allah Azza wa te bénisse. Ok, que Allah subhanahu wa taala as, as Allah taala an yubarika. Ça c'est le sens de barakAllahu C'est quoi barakAllahu C'est qu Allah te cela te bénisse. donc ça y a pas de problème Charles. Oui. Euh, problème. Sans... Euh, un euh, si oui. Oui. Très bonne question. Taïb. Le sacrifice qui est fait encore une fois parce qu'il y a des mauvaises choses dans la maison ainsi de suite. Je vais dire Bismillah et sacrifier. Ok. Donc là la même chose. Faut voir au fond. Au fond de la croyance, c'est que en général, en général, parce qu'il y a rien dans la religion, dans Azza wa Allah, qui nous dit que Pour enlever du mal de la maison, eh bien, la sunnah s'est sacrifié à animal. Ça n'existe pas, ça. OK On a un sacrifice de l'animal, il est connu. C'est pour le hadith, c'est pour l'id, c'est pour l'aqiqa, OK Sinon, après ça, c'est pour la viande. Vous Donc, de ce fait... Il n'y a pas cette pratique là dans l'islam de sacrifier un animal pour euh, enlever le mal de la maison. Il y a d'autres choses, il y a faire le la d'Allah, lire le Coran, OK, amener des choses, on peut prendre des mesures comme ah, est-ce que j'ai des statues dans ma maison Est-ce qu'il y a un chien Est-ce qu'il y a parce que tout ça ça évite ça ça empêche et malaïka d'entrer dans la maison. Donc je peux prendre ce genre de mesures là pour que les malades et rentrent chez moi. Allah, Par contre, le sacrifice, il n'y a pas. Donc là déjà, il y a une shubha, shubha de shirk, qui a un soupçon de shirk, parce que on le sait encore une fois, si vous venez de certaines cultures, de certains pays, vous le savez que c'est ces, euh, ces pratiques-là ont leurs origines dans des pratiques de shirk, comme on a dit tout à l'heure. Il y a des gens, ils vont sacrifier pour que Les, les djinns de la maison pour qu'ils soient satisfaits de nous. Okay? Les djinns pour qu'ils ne créent pas de problèmes et tout. Là, on veut sacrifier pour, pour les djinns. Okay? Il y a celui qui sacrifie pour les djinns, il y a celui qui sacrifie pour euh, le voyant, pour le kahin, pour le sahin, le magicien. Donc, si la personne, elle le fait avec cette intention, c'est du shirk clair et net. Si quelqu'un, il le fait, non, non, non, il dit moi, je sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je sacrifie sacrifier cet animal pour Allah azza wa pour faire sortir le mal de la maison. Là, on va dire « si tu l'as fait pour Allah, si c'est vraiment ça l'intention, c'est pas « shirk ». Mais ça, quoi Il y a deux problèmes, comme on a mentionné. De un, c'est une « bid'a fid'in », c'est une innovation, donc ça n'arrive pas au niveau de « shirk » certainement. C'est une « bid'a » dans la religion d'Allah, parce que cette pratique n'existe pas en islam, de sacrifier pour Allah pour que le mal sorte de ma maison. De un, et de deux aussi, encore une fois, il y a ici le « soupçon » de mouchab, de limitation des actions de shirk, parce que cette action-là, elle trouve son origine dans les pratiques de shirk. Comprenez? Donc oui, ça reste problématique dans tous les cas, parce qu'on n'a pas cette ribada, là mais d'arriver de dire que c'est shirk, ça c'est, ça revient à l'intention de la personne. Elle a sacrifié par qui et pour qui? Si c'est pour Allah Azawajalla, c'est pas shirk. Non. Euh, revenons ici à Al-Zabh, encore une fois. Le sacrifice, on a dans Surat Al-Tawbah, verset numéro 108. Allah Azza wa Djal, il nous parle de euh, Masjid Al-Dirar, ce qu'on appelle Masjid Al-Dirar. Je pense que je ne l'avais pas écrit ici. Masjid al C'est quoi Masjid al C'est un masjid qui est fait pour le dor, pour le mal. C'est L'intention derrière l'établissement de ce masjid, c'est le mal. L'histoire, on va la couvrir en détail, incha'Allah, dans un sirah quand on arrive à la période médinoise. Mais on va la résumer maintenant, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans, dans un instant, bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala. Mais avant de commencer de l'histoire en tant que telle, euh, juste pour avec une petite introduction, maintenant on va parler du lieu. Parfois, le simple fait, la bi bimakanin yudhbahou fihi li ghayrillah. De ne pas sacrifier. Dans un lieu dans lequel habituellement on sacrifie pour autre que Allah Zawj. Ça veut dire il y a des lieux qui deviennent symboles. Je peux, je la porte, il, te plaît. il y a, a Barakah Al-Fiq. Il, il y a des lieux qui deviennent comme un, comme un symbole, ok? Que dans ce lieu-là, on sacrifie pour autre que Allah Subhanahu Wa Taala. C'est connu. Ça devient la règle. Alors est-ce qu'on peut sacrifier pour Allah Azza wa dans ce même lieu? C'est ça la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut sacrifier pour Allah? Moi mon sacrifice il n'y a aucun problème, moi je le fais lié wa Mais est-ce que je peux sacrifier pour Allah subhanahu wa Ta'ala dans un lieu dans lequel habituellement les gens sacrifient pour autre que Allah Azza wa Un lieu de shirk que moi je viens faire quoi? Quelque chose de de tawhid dans cette place les ulama ils disent هذا من الوسائل donc avant ça c'était les مقاصد les fins maintenant c'est un problème problème de moyens parfois l'action que je fais ce n'est pas un shirk en tant que tel mais les moyens le contexte il est quoi problématique Et ça c'est apprendre en considération, parce qu'encore une fois ça revient au principe qu'on a mentionné à maintes reprise déjà depuis le début de cette série qui va revenir beaucoup après le fameux principe de d'imitation des mouchriquins de ne pas imiter les mouchriquins parce que tout comme Allah nous demande de ne pas être comme les mouchriquins dans nos cœurs Allah aussi nous demande de ne pas être comme les mouchriquins quoi Dans les apparences, c'est toujours on, on, on rappelle cet exemple qui est super évident, qui est les temps de an-nahi, les, euh, les moments de la journée lors desquels le prophète وسلم, nous a interdit de faire des salats. Sans parler ici euh, quels salats, ce que c'est des obligatoires et tout, on a couvert ça dans des cours de fiqh, boulour, maram et ainsi de suite. Mais si on va dire par exemple pour les salawat sur les qui pourraient nous rappeler les deux périodes qui sont à l'extrême de la journée, période d'interdiction, Juste à après le lever du soleil et juste après as, mais après as, qu'est-ce qu'il y a Il y a un autre moment. Rappelez-vous, séparé. Ça veut dire dans un autre hadith. Il y a un moment encore plus particulier. Environ 15-20 minutes avant le maghreb, avant le coucher du soleil. Ok, donc juste après le coucher du soleil, juste après le lever du soleil, juste avant le coucher du soleil. Ces deux horaires-là, il y avait quoi de particulier avec eux? C'est que les mouchriquins, ceux qui adorent le shaytan, pas tous les mouchriquins, mais il y a des mouchriquins, il nous a informé, alayhi salatu qu'ils se prosternent pour le soleil et qu'en réalité, le shaytan, même le shaytan, il va s'exposer avec ses cornes comme ça pour se faire quoi? Adoré par les par les mouchetiquis. Donc, moi je prie pour Allah Azawajal. Mais mon action n'est pas, ni, ce n'est ni une, ni un souduite pour le soleil, ni pour Shaitan. Mon cœur bardeenen. Au fond de mon cœur, mon action est pour Allah Azawajal. Je suis pas comme les mouchetiquis, mais malgré ça, le prophète صلى me demande à moi de ne pas être comme les mouchetiquis en apparence. Comprenez donc ici l'importance d'être différent des mushriquies, de ne pas imiter les, les mushriquies. Euh, entre autres pour fermer la porte fermer le chemin vers le shirk, ok? Pour que pas al jahil, quelqu'un qui est ignorant, ça c'est l'une des raisons, c'est que quelqu'un qui est ignorant, il va assumer que si moi je fais la même chose que eux, j'ai quoi? J'ai approuvé. Leur je suis en train de faire la même chose, ça veut dire j'approuve ce qu'ils font, ça veut dire ce qu'ils font c'est aussi vrai que ce que je fais. J'approuve le shirk. Ok. Le okay. prophète dit Celui qui imite des gens, eh bien il fait partie d'eux. Il est comme eux, celui qui imite des gens. L Imitation ici c'est l'imitation dans... Euh, comme les ulama, ils ont dit, bien sûr, ça c'est tout un tout un grand sujet de limitation. On va pas l'ouvrir maintenant, mais limitation dans des choses qui sont particulières, OK Imiter les kuffars ou bien les mushrikin. Ce qui est interdit, c'est les imiter dans des choses qui sont particulières à eux, qui sont leurs symboles, soit leurs symboles, ça veut dire leurs symboles identitaires, ou bien leurs symboles de ibad, de rituel. C'est ça ce qui est interdit, ici, qui rentre dans la C'est pas les imiter. Euh, Ils ont, ils ont ils ont inventé une auto à quatre roues il faudrait qu'on invente une auto à trois roues OK c'est pas dans ce sens-là c'est les imiter soit des choses des symboles de leur identité qui les distingue ou bien les imiter dans certains rituels des choses de ibadat et ainsi de suite ne sera que en apparence que tout ça c'est bien sûr c'est c'est interdit ou bien sûr les ils imiter dans le haram ça c'est clair on peut pas faire le haram déjà nous-mêmes sans parler de imiter les كفار وبيا للمشركين دون الحرام كه ايل فون ك ايل فون دونك وكذلك فان سبب النهي عن عباده الله في اماكن عباده المشركين لكي لا يعطي اماكنهم تشريعا de ne pas adorer Allah azza wa jall dans les mêmes lieux d'adoration que les mushrikin pourquoi pour ne pas approuver valider, ne serait ce qu'en apparence, même s'il y a un soupçon. Ok, c'était pas mon intention, mais il y a un soupçon ici que moi je viens de valider ce que eux ils viennent de, ils viennent de faire. Si dans ce lieu, ce lieu là, il y a quoi Il y a un statut ici, s'en Il y a une pierre, idole qui est vénérée par les mouchi Et moi je viens, je dis, oh c'est le temps de faire salade. Je, je priais ici parce qu'on, on, on m'a laissé faire la salade. Moi, dans mon cœur, je ne prie pas pour cette idole. Ce A sujoudoulillah. Mon sujoud, il est pour Allah Azza wa Donc là, il n'y a, a pas de problème dans le tawhid en tant que tel. Mais là, le problème, il est dans autre chose. Il est dans quoi Dans l'imitation et dans la participation. Je viens de partager leur contexte de shirk. Je viens de le partager avec eux. Et l'un des problèmes qui découle de cela, c'est encore une fois, c'est qu'il y a un soupçon ici qu'il y a des personnes qui vont penser que moi, j'approuve de ce que ces personnes-là, ils font. Comprenez Que moi aussi, je prie comme eux. Je prie, je fais la même salade. Moi, je prie le même, le même idole, c'est clair Donc, ça bien sûr, ce principe-là d'imitation, il est très large, ok De nos jours, il y a, par exemple, parmi les applications que les roulamas, ils parlent de ça de nos jours, question très, très importante, au fait, très euh, et très répandu malheureusement, c'est que depuis, euh, depuis, depuis la multiplication, il y a de cela quelques années, des chaînes de télé, ok, les chaînes satellites et ainsi de suite, il y en a des, des milliers à travers le monde de nos jours. Et là, il y a ce phénomène depuis, euh, quoi, peut-être une euh, dizaine, quinzaine d'années, qu'il y a ce phénomène que dans plusieurs chaînes, par exemple dans les chaînes arabes, dans plusieurs chaînes de télé, que okay, des chaînes de télé qui ne font que le haram, qui ne font que le car les pires des choses qu'on peut imaginer, OK Mais là, ça fait environ 10 à 15 ans, il y a cette tendance là que une fois, deux fois par semaine, ils vont faire une émission sur l'islam, sur ad-din. Et là, ils vont amener un cheikh connu, autre chose qui va parler de la religion, OK Mais là, le problème c'est quoi avec ça Qui pourrait nous dire c'est quoi le problème Ça donne une légitimité, n'est-ce pas, le, le shaykh, le alim Lorsque les gens, ils voient, il y a le shaykh, il vient. Mais avant, vous disiez que cette chaîne là c'est, il y a des choses de haram, et des choses super graves, et il y a des choses, c'est extrême, ok Mais, mais là, le lui, il vient, il, normal, lui, il parle. Chaque vendredi, il est là entre midi et 14h, ok Donc, c'est quoi Peut-être, euh, ils ont fait quoi Ils ont fait, comment on dit ça Ils ont fait la paix, ok? Peut-être il leur a parlé, au revoir, ils se sont entendus. En fait, le cher, il a approuvé ce qu'ils font, parce que le cher, sauf bien sûr, il la, sauf s'il apparaît pour faire quoi? Pour faire le inkar, pour discuter de ce qu'ils font et qu'ils disent la vérité, pour qu'il leur dise ce que vous faites, c'est pas bien. Vous avez telle émission, vous avez telle chose, ça c'est haram, Allah a interdit cela. Mais que ce chèque, il vienne, il s'assoit, il part de la salat, il parle craindre Allah, se rapprocher d'Allah, il y mène, telle chose. Après ça, il part, et après ça, juste après, il y a l'autre qui arrive et qui commence à danser, qui commence à faire des choses. Ok Qu'est-ce que tu es en train de dire ici Pensez comme un ami, ok. Pensez comme un, comment on dit, layman. Quelqu'un quelqu'un. Il y a des gens, ils il connaissent pas vraiment comment est ce que les choses fonctionnent, ok. Il y a pas, il y a pas une super haute culture. Et il faut prendre en considération l'état de ce, ce genre de personne. Pour une personne comme ça, il pense la télé c'est quoi Il pense euh, il, y a, il, y a une, il y a une caméra, une pièce, ok Alors probablement le shaykh, il a fini son émission, ok Il a rencontré Arraq et ça, là, celle qui, qui va danser juste après. Il lui dit « Salam alaykoum, comment ça va ?»« Ça va bien, inshallah, a'anakoumullah, qu'Allah vous aide, ainsi de suite, ok ?» Peut pas imaginer lui qu'il y a un produit qui est fait dans telle place, un autre produit qui est fait à 100 kilomètres de là, ainsi de suite, et qu'après ça, avec deux boutons, on connecte les deux. Comprenez la chose ici. C'est pour ça que les lamas ils disent que ça c'est que ça c'est problématique. Oui. Non. Très, très bonne question. Mais ici, la ferme, est-ce que la ferme, c'est un lieu de ribade? Est-ce que c'est un lieu, est-ce que la ferme, est-ce qu'on l'a désigné comme lieu de ribade, de sacrifier pour autre qu'Allah Azza wa Non, la ferme ici, c'est quoi? C'est un commerce, ok? Donc, lui, ce commerçant-là, il est ouvert Tout celui qui vient sacrifier tant qu'il le fait de façon légale et qu'il amène le cash, il amène l'argent. Okay? Lui, il n'a pas de problème, après ça, tu sacrifies avec... Donc, mais si ça devient... Si on sait que telle ferme, c'est une ferme de telle pratique de shir, qu'elle est dédiée à ça, que ça, c'est la norme, elle est définie par ça, alors oui, ça peut devenir ici haram de sacrifier dans cette ferme, comprenez Mais ça c'est si c'est prouvé que ce, ce lieu-là, il est fait pour sacrifier pour autre que Allah Azzaud, comprenez Il est consacré, il est dédié. Donc là, encore une fois, ça fait référence à ce que les mouchelikins ils faisaient probablement, qui font encore ailleurs dans le monde aujourd'hui. Ça c'est pas des pratiques qu'on trouve beaucoup en en en Occident, mais dans d'autres pays d'Orient, okay, en Asie, autre chose. On peut trouver ça beaucoup plus fréquemment, mais il y a des lieux dans lesquels les gens ils vont croire. Dans ce village-là, il y a cette terre, il y a cet espace. Ça, c'est l'espace quoi Sacré. Amène ton animal, sacrifie pour le soleil, sacrifie pour euh, je sais pas quoi. comprenez Donc, ça, c'est un lieu, place qui est dédié pour un shirk. Taïb, question ici. Euh, Quelqu'un pourrait dire, mais... « N'est-ce pas que les sahabas, ils ont prié dans des églises ?»« C'est déjà arrivé que les sahaba ils ont prié dans des églises. »« Salla fi, al-kanaïs. kanais Et c'est pour ça qu'Oumar, radiyallahu ta'ala, il a dit « Inna la nadhulu kanaisakum min ajli tamathili allati fiha al-suwar. » Quand on lui a demandé une fois, on l'a invité à entrer dans une église. Il a dit « On n'entre pas dans votre église pour une raison bien particulière. » à cause des statues des figures qu'il y a à l'intérieur ça veut dire Omar radhiyallahu anhu il est en train de dire que s'il y a église dans laquelle il y a pas de figures il y a pas de statues OK c'est seulement une église pour ibada pour l'adoration et la prière que il n'a pas de mal à y entrer à y accéder alors quelle est la réponse à cela quelle est la réponse à à cela. Les ulémas ils disent donc c'est quoi la distinction, d'autres termes c'est quoi la différence entre, on vient de dire qu'il ne faut pas faire de ibadah dans un lieu dans lequel il y a shirk mais on dit en même temps, sahaba, ils ont déjà quoi Prié dans des églises qui sont des ma'ab, des lieux de recueillement pour les gens du livre, pour ahlu al-kitab al-kitab. Alors les ulémas ils ont amené la, la réponse à ça, ça veut dire la différence. De un, les églises Et lillah que les églises c'est des lieux quoi que eux ont désigné pour adorer Allah azawajjal que dans leur croyance qu'il y ait du shirk ça c'est autre chose que leur salat ne soit pas la bonne salat c'est autre chose mais ça reste que la, la raison première d'existence de l'église c'était pourquoi pour adorer Allah azawajal. vous comprenez c'est pour adorer Dieu. L'Église, c'est pour adorer Dieu, pour prier Dieu. C'est pas pour prier le soleil, ni pour prier Hubal, ni pour prier Leth, ni pour prier Uzza. Donc, la raison première, c'est pour prier Dieu. Après ça, dans la prière en tant que telle, c'est intervenu que ils ont des croyances de shirk, ainsi de suite, ça c'est un autre problème. Mais les ulama, ils disent déjà là il y a un grand distinction entre ce qui est initialement pour Allah, pour Dieu et ce qui est du départ pour autre que Allah subhanahu wa taala. Deuxième chose ici c'est que les musulmanes, قالوا المسلمون Ça que les uléma ils disent les sahaba ils ont pris dans les églises seulement lorsqu'ils étaient quoi Lorsqu'ils étaient contraints dans leur voyage, leur déplacement et ainsi de suite. Et la troisième chose, troisième différence aussi, c'est que les ulama, ils disent Les deux actions ici sont différentes, vu que notre action à nous, notre salat, c'est pas comme leur salat. Donc, certains ulama, ils disent, on ne craint pas ici, quoi, la confusion dans l'imitation. Notre salat, ce n'est pas comme notre, le, leur salat. Notre salat n'est pas comme la salat des gens des gens du livre donc certains ulama ils ont mentionné que ça c'est une différence mais voilà où t'as ce qui semble se, euh, se tenir le plus c'est la première il la première réponse qu'on a mentionné et eh bien c'est le fait que l'église initialement elle est faite pour quoi adorer Allah azawad c'est c'est pas fait pour adorer un autre être qu'Allah Allah maintenant oui cette adoration dans Allah azawad elle s'est retrouvée que elle s'est développée avec des actions de de Al-Shirk. En passant, Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta nous cite ici brièvement. C'est quoi les avis des uléma? Vu que ça peut être très pertinent ici, c'est quoi les avis de al -ulama sur le jugement de prier dans des églises, al-Kana'iswa, al Est-ce que c'est halal ou c'est haram? L'opinion de l'Imam Ahmad, ainsi que Malik, c'est que c'est interdit dans toutes les situations. Ça c'est la première opinion. Opinion. Une riwaya dans madhab de Imam Ahmed, et c'est aussi l'opinion de l'Imam Malik, c'est que c'est interdit, c'est manumutlakan, faut pas prier dans des églises. Euh, deuxième opinion, elle idnomutlakan, que c'est permis, ouvert, de façon ouverte dans toutes les situations que c'est permis. Donc là c'est quoi C'est l'opinion qui est contraire, l'autre côté an iznu mutlaqan esa c'est l'opinion de certains ulama de l'imam Ahmad certains ulama du, du euh, madhhab de l'imam Ahmad rahimahoullah ta a. donc soit c'est complètement interdit ou bien c'est complètement licite troisième opinion qui est la bonne opinion comme il dit c'est l'imam euh, Ibn Taymiyyah rahimahoullah c'est parce que c'est l'opinion de Omar Ibn khattab et c'est aussi une autre opinion une autre narration de l'imam ainsi de suite انه ان كان فيها صور لم يصلى فيها لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبه حتى محيم فيها من الصور sa troisième opinion et eh bien c'est le juste milieu ça dit quoi ça dit que on ne peut pas prier dans des églises s'il y a quoi des statues à l'intérieur des صور des formes des statues ainsi de suite pourquoi parce que les malaïcas, les anges pas un lieu dans lequel il y a des statue. et c'est pour ça que le prophète saallahssem lui-même comme on va le voir dans la sirring char il s'est abstenu d'entrer dans la Kaaba. même la carba il voulait pas y entrer avant qu'on enlève les les statues des moshikin qui étaient initialement à l'intérieur mais si il n'y a pas de, de statues, il n'y a pas de forme à l'intérieur et ainsi de suite alors même les sahaba ils ont prié à l'intérieur de de l'église al oui Oui, les statues et les images. Ok, "sowar" c'est c'est c'est les images, ça veut dire euh, images, mais de de forme des euh, des êtres au fait, ça veut dire n'importe quel être qui est un être vivant, que ce soit un animal, ok, oui. Le, le, le plus qu'on s'éloigne, si, si on ne peut pas les enlever complètement, okay. si on est chez quelqu'un, le plus qu'on s'éloigne, le mieux que c'est, Charles. Non. Oui. Oui. Je une question. Oui. Oui. Oui. Oui. Dans ce cas-là, on fait de notre mieux. Okay? Donc ça, c'est une situation de « dharura ». Si c'est « dharura » nécessité, la personne n'a pas ailleurs ou prié, n'a pas une autre place où faire la salade, et que la seule place qu'elle trouve pour faire la salade, C'est comme ça une chapelle ou autre chose dans laquelle il y a une statue. On s'assure de ne pas bien sûr faire face directement à la statue. qui on n'est pas bien sûr chouba ici qu'on est en train de faire de, de shirk. Si on peut le faire comme ça se faisait, probablement pas dans le cas d'une personne, mais je sais que ça se faisait dans certaines places où les gens ne trouvaient pas où faire salat du mu'a dans certaines écoles et ainsi de suite. Avant de faire salat du mu'a, ils prenaient, euh, comment on peut dire ça, ils prenaient comme des... Euh, Des tissus ainsi de suite et ils couvraient les statues pour qu'elles soient couvertes lors de salades et ainsi de suite. Le plus qu'on peut s'éloigner ou qu'on peut couvrir au mieux, qu'on peut se détourner le mieux que c'est un charlas Même ici, en se rappelant que même pour la qibla, quelle okay, qibla? In yasir? qibla, s'il y a une petite déviation de quelques degrés que c'est pas grave. Donc si si euh, c'est mieux c'est mieux pour moi de détourner la qibla un peu à 10 degrés mettant vers l'est ou vers l'ouest et d'éviter la statue qui est de côté pour ne pas la voir dans ma qibla c'est de suite que de prier plus proche vers cette statue ou autre chose. Non, oui Allah Je ne peux pas donner une réponse définitive, mais nous, pour notre salat et pour nos dômes et ainsi de suite, le, le mieux qu'on peut s'éloigner, chercher une pièce dans laquelle il n'y a pas de photo, il y a pas. Le mieux que c'est une charnade. Oui. Non. Toute image qui est exposée, ok Toute image qui est exposée. Une image ici d'un ordinateur, c'est une image qui est digitale. Donc ça a plusieurs arcames. Lorsqu'elle est exposée, elle est présente, ok Si elle est exposée, ok Si je pouvais mettre sur cet écran, sur cet écran ici, je peux, je peux faire de grosses statues ici, ok On peut mettre sur de grands écrans, ça peut être très visible. Et vu que c'est digital, ça peut disparaître en un seul instant. Donc, euh, encore une fois, on fait de notre mieux. Euh, tu as une question Oui. Le fait qu'on tient une conférence pour un chef dans une église, est-ce que c'est au même type que prier dans une église Tenir une conférence pour Pour un chef. Pour un chef, une conférence sur l'islam. Yani. La, la même chose ici. S'il n'y a pas de statut, ok, s'il n'y a pas de statut, il y a pas de figure autre chose, Alors, ici, on ne va pas dire que c'est interdit, mais, bien sûr, c'est mieux d'éviter, ok Parce que même ici, sahaba, il y, y a une grande différence ici. Quand on dit sahaba, ils ont prié dans des églises, ont, ça ne veut pas dire qu'ils ont pris des églises comme lieu, quoi, permanent pour faire la salat, ok Il y a une différence ici entre ce qui est passager, ce qui est temporaire, et ce qui devient une habitude. Alors, si je peux louer un autre espace, un espace beaucoup plus neutre, ok, pour faire ma conférence avec un ou sur d'une ou autre chose, ça c'est le ça c'est meilleur. Mais si dans certains lieux ils ne trouvent pas, le seul lieu de regroupement qu'ils ont, qui les accueille, qui leur donne le droit de faire une conférence sur l'islam, sur la religion, c'est dans une église, on va leur louer une salle ici, comme on l'a dit, si on peut s'éloigner des statues ou bien les couvrir ou autre chose, ça c'est le ça devrait être le cas, Inch'Allah. Non, li, li, limitation cocktail, ok. Limitation normalement, ce n'est pas, ce n'est pas du shirk. Ça ne tombe pas dans le shirk, sauf si je fais l'action de shirk en cocktail. Mais si on parle de limitation de loin, limitation, elle peut être interdite, elle peut être quoi, détestable dépendamment de, on imite dans quoi exactement, ok, si on imite dans quelque chose il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont un peu zone grise. ok, est-ce que c'est imitation c'est pas imitation, alors là ça peut l'imitation peut être macrour, détestable dans une telle situation, ok, dans d'autres situations, l'imitation elle est carrément quoi interdite, haram et l'interdiction ici elle est de plusieurs plusieurs niveaux voilà, plusieurs Niveau, les ulama ils disent même l imitation, l imitation c'est pas seulement imitation des kuffars, imitation des fouscerts, même des, des musulmans, des musulmans mais qui sont pervers, fouscerts, désobéissants. Donc s'il y a euh, un habillement particulier, ok, quand qu'on associe, mettons, on va vous donner un exemple, dans un pays musulman, c'est un pays de musulmans, ok, mais il y a un habillement particulier, une façon de s'habiller, une combinaison particulière. Que ça devient par la coutume l'habillement des bars, les gens qui travaillent dans des bars, qui servent l'alcool, même s'ils sont musulmans. Rusate, ok, c'est désobéissant. Des Mais ils s'habillent de cette façon. Est-ce que moi je peux m'habiller de la même façon, marcher dans la rue de la même façon, même si peut-être initialement l'habillement cocktail il correspond au même aux bons critères de l'habillement islam, halal, okay, ça couvre l'awra, c'est tel, tel, tel, tel critère. Mais là, ça devient quoi Ça devient interdit par, parce que c'est imitation des foussak, des ahlul des désobéissants. Encore une fois, parce que, pour plusieurs raisons, parmi ces raisons-là, c'est que ça va créer soupçon à mon sujet. Ça va, soit que ça crée un soupçon à mon, à mon sujet à moi, les gens vont penser du mal de moi, ou quoi Si les gens ne pensent que du bien de moi, le contraire... Non, non, non, lui, euh, c'est une bonne personne. Mais là, qu'est-ce qui arrive Là, les gens vont commencer à penser du bien des autres. Là, le soupçon, il est sur l'action des autres. Là, je vais commencer à légitimer. Vu que moi, je suis une bonne personne auprès des gens, c'est ça l'image que j'ai. Je suis en train de faire quoi Si c'est comme un transfert de valeur, que je partage mes valeurs avec les autres. Là, je légitimie Je suis en train de légitimiser ce que ces gens-là, ils font. Okay? Ça veut dire... Euh, Avoir le même habillement que les gens qui travaillent dans les bars, c'est correct, c'est bon. Et euh, la prochaine étape, c'est travailler dans des bars, c'est bon, c'est correct. Non. Fikar al kalam, Allahu Akbar. Il y avait une autre question. Bon. Il y avait. Une. Non. Euh, Si prier dehors, c'est sécuritaire, ok, que ça couvre la personne, donc ça n'expose pas, la awra, c'est pas inconfortable, ainsi de suite, prier dehors, c'est mieux, ok, dans, ça veut dire dans la nature, dans un lieu ouvert qui ne gêne personne et qui n'attire pas les regards ou autre chose, prier dehors, c'est mieux, sinon prier dans легли си сирот хопсакија диспойд, волаа у але, тај, пасаме на, ал Ајд носура тето ба, Аллаху Азза и Джалил дијаала Аллаху СубханаЛа и ТАЛА, ла тақум вије абада, ла масџид усисе на тақва ми овлијо ми апху ан тақум вије вије рјан љи пубу аје тађару, Аллаху љи пубу лмутајрин, Аллаху Азза и Джалил дијоб хфат сраллау ле ла тақум Ça c'était un masjid d'dirar comme on a dit un masjid qui n'est pas comme il dit subhanahu wa ta'ala masjid ussa ala at-taqwa min awwal yawm Contraste ici c'est que ce masjid d'dirar il n'a pas été établi sur at au premier jour Masjid c'est n'importe quel masjid qui va être fondé sur autre que quoi la crainte Il est fondé pour un pour un agenda ici il y a un... Certains agenda politique, il y a une mauvaise intention derrière, même si on appelle masjid. Ça s'appelle ici masjidun, masjid dhrar, et Allah Azza wa il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas prier dans ce masjid. Alors, il se trouve où ce masjid, c'est quoi son histoire En bref, on va la couvrir plus tard, incha'Allah, dans un sirah. En bref, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijra à la Médine, il y avait un homme qui s'appelle Abu Amir al-Rahib. Ça, c'était un homme des dignitaires de la tribu de l'Khazraj dans la Médine. Donc, c'était une personne très, très respectée. Mais lui, dans Al-Jahiliya, avant l'Islam, il était devenu chrétien. Il est entré dans le christianisme et de ce fait, de un, il était dignitaire chez les gens de l'Khazraj. De deux, c'était maintenant un homme quoi, des gens du livre. C'était un rahib. donc il avait gagné un certain respect ainsi de suite. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé fil Medina, bien sûr, tout comme plusieurs le cas pour plusieurs des musulmans cet homme-là, il était quoi Jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il détestait le prophète alayhi wa sallam qui, pour lui, selon lui, est venu pour quoi Leur voler la gloire, qu'elles leur voler, voler la dignité, leur prendre le contrôle de la, de la Médine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la fuite vers Quraysh. Il s'est joint aux gens de Quraysh, les mouchriquines de Quraysh. Il a fait la hijra inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu de Quraysh vers la Médine. Lui, il est parti de la Médine vers... Quraysh wa a'lana l'adawa. Là, de là-bas, il a commencé à montrer qu'il est un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il voulait, quoi Faire un complot contre les croyants de, de la Médine. Et après la bataille de Uhud, il est parti chez les Romains, chez l'empereur des Romains, Hiraql, Et il a commencé à lui parler du prophète, alayhi salatu salam, et ainsi de suite. Et là, il a gagné sa confiance. Il a eu la promesse comme quoi Malikouroum, le roi des Romains, eh bien, qu'il va l'aider à conquérir la Médine à un certain moment donné dans, dans l'avenir. Donc là, il prépare quelque chose pour l'avenir. Donc cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à envoyer des lettres, des émissaires, vers les grands munafiqins dans la Médine. Donc il sait qu'est-ce qui se passe dans la Médine et qu'il y a des gens comme Abdullah ibn Ouway, Ibn Saloun, ainsi de suite. Donc, ça c'est les munafiquis de la Médine. ok Les grands hypocrites de la Médine commencent cet homme-là à leur envoyer des messages en leur disant « Eh bien, il faut préparer le terrain pour que le jour où moi je vais venir pour faire la campagne et je vais conquérir la Médine, eh bien, on va vaincre les musulmans. Alors, là, il leur a proposé de faire « Amarahum an yattakhidou lahu De bâtir » Un lieu, bâtir un lieu. Pourquoi rassembler tous les gens qui sont comme eux. bâtir construire ici un lieu, un lieu physique qui va commencer à li min al Allah wa comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran Karim qui va commencer à attirer, ok, tous ceux qui sont contre le prophète sallallahu alaihi wasallam vont être attirés vers ce lieu. Alors l'idée ici c'est quel lieu physique ils vont penser à faire quoi? Vu que ce qui règne dans la Mecque c'est quoi? C'est l'Islam, maintenant. musulmans sont puissants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est puissant fil Médina, maintenant. Ansar, le, de l'Aus et de l'Khazraj, ainsi de suite. Alors là, la meilleure façon, c'est quoi C'est de faire ça de façon couverte, diplomatique. Alors, ils ont dit, on va bâtir un masjid, une mosquée. Ça va être notre masjid à nous. Et là, on va commencer à attirer des gens qui sont des munafiqines, et ainsi de suite, et on se regroupe dans ce masjid. Vous comprenez Alors, Numéro 1. Numéro 2, ils cherchent à rendre ce masjid légitime en invitant le prophète à venir prier dans ce masjid. Et ils ont dit quoi au prophète salatou wassalam Parce que là, ils ont construit ce masjid proche du masjid de Quba, le fameux masjid de Kouba, ok, mosquée de Kouba, très connue jusqu'à aujourd'hui, on va parler de Kouba dans un petit moment incha'Allah azzawajal, ils l'ont construit proche du masjid de Kouba, alors là il faut qu'ils trouvent une raison, une justification, pourquoi un deuxième masjid, alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce masjid convient de construire, qui en réalité masjid dhura, ce masjid convient vient de construire, et eh bien c'est pour aider les pauvres et les malades et... Quand il y a quoi La pluie, l'hiver, il fait froid, ainsi de suite. Ça va servir comme un hôtel, un refuge, ok Pour les pauvres, ils peuvent venir dormir. Et ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Si tu peux venir, quoi ?»« Prier dans notre mosquée, pour qu'on ait la baraka, bénédiction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il cherche quoi derrière ça Qu'est-ce qu'il cherche L'approbation, la légitimité, ok Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va faire salat dans ce masjid Eh bien, ce masjid va devenir légitime et on va commencer à attirer des gens, on va, tiens, on va gagner du pouvoir, après ça on va faire quoi Comme un coup d'état à l'intérieur de al contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et supporter aussi de l'extérieur de notre ami qui est chez les Romains ainsi de suite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a promis, il leur a dit inna ala safarin, il a dit alayhi sallallahu alayhi wa que qu'on part parce qu'il était euh, il partait vers Tabouk, c'était pour la bataille de Tabouk, il a dit Alayhi Salam lorsque je vais revenir je vais venir prier dans votre masjid. Alors à son retour Alayhi Salam sur le chemin Allah Azza wa Jalla il lui a envoyé Gabriel Alayhi Salam, Khouf Gabriel, euh, Lance Gabriel Alayhi Salam qu'il a informé de tout ce de tout ce complot et de tout ce plan et Allah Azza wa Jalla il a révélé l'aya ici dans sourate At-Tawbah, "La taqum fihi abada", ne prie jamais dans ce masjid kay anasjidu ussisa ala taqwa min awwal yawm ahq an taquma fiha mazjidun ussisa ala taqwa le contraire ici que tu dois prier dans le mesjid qui a été établi sur at depuis le premier jour qui est comme saqta ils disent le mesjid de Cuba, ici ça c'est le mesjid qui a été établi sur at-taqwa saqta ils disent non c'est plutôt ça parle du mesjid de al, masjid al masjid du prophète al -salam. Donc ici, qui pourrait nous dire c'est quoi le ici, c'est quoi le lien Bien sûr, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des compagnons pour détruire ce masjid. Okay ce masjid, il a été détruit. Masjid al-Darar, complètement, tout de suite, il a été détruit, oui. Jibril, c'est l'ange Gabriel, Jibril alayhi sallam, oui. Donc c'est un wahi, révélation d'Allah azzawajal. Donc qui pourrait nous dire ici c'est quoi le C'est quoi le lien entre cette aya et entre cette histoire et entre notre sujet Hmm? le, le rituel dans quel sens dans l'adoration donc de ne pas faire l'adoration dans un lieu qui a été fait pourquoi pour le contraire pour Al-Kofre et pour Al Ok. Donc ça a l'air d'être un masjid ça s'appelle masjid masjid, <rire> masjid Dharar c'est un masjid qui a été fait pas pour prier Allah Azzawajal non Liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl la aiti fi pour faire la guerre muharabat Allah Allah a'azza wa jalla son message Ali al-sallatu wassalam Allah a'azza wa jalla le prophète sallallahu alayhi wasallam ne prie jamais dans ce lieu fais pas de salat dans, dans ce masjid la taqum fihi abada le prophète sallallahu alayhi wasallam bien sûr comme on a dit ici masjid du Quba okay mos mosquée du Quba Vous connaissez masjid du à la Médine? Okay? donc euh, tout celui qui part à la Médine Vous allez voir, si vous partez en voyage avec une agence, ils vont prévoir de vous prendre en masjid de Quba. Si vous partez tout seul, il va y avoir des taxis partout pour vous dire Quba, Quba, Quba. Pourquoi Parce que le prophète, comme dans Sahih Bukhari, un muslim, quand il masjid Quba, très souvent, et dans certaines narrations, à chaque samedi, il se rendait au masjid de Quba, parfois même en marchant, et pour faire 2 ركعه pour prier deux rak'a a. chaque semaine Ali sur la paix parti au masjid de Quba pour faire deux rak'a a. et dans un autre hadith comme dans Tirmidhi Ibn Majah il a dit Ali sur la paix salat fi masjid de Quba ka umra qui on salat dans le masjid de Quba c'est comme une umra c'est comme ça compte comme une umra wa khid Allah subhanahu wa ta'ala ici an euh, sabit ibn al-Dahhak رضي الله عنه قال نَذَرَ رجل أن يَنْحَرَ إِبِلًا ببوانة أو بِبوَانَتَ كِلَهُمَصَحِح فَسَأَلَ نَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ Donc, un homme, il a fait un nadhre. Ici, si on passe... On va commencer à parler un peu du concept de un nadhre. C'est quoi un C'est une promesse envers Allah, Azza wa Jalla. Un nadhre, c'est le fait de se... Le fait de se rendre, de s'attirer l'obligation, de rendre quelque chose obligatoire alors qu'elle ne l'était pas. OK Je dis à Allah, si je réussis mon examen la semaine prochaine, ya Allah, je te promets, je vais sacrifier 3 moutons. Qu'est-ce qui arrive si je réussis mon examen J'ai l'obligation de sacrifier quoi 3 moutons. Ça devient une obligation. Alors, le nazar c'est une obligation que je m'attire moi-même. À travers la promesse que je fais envers, il n'y a rien qui m'a forcé, mais c'est moi qui m'est qui s'est mis dans cette situation parce que j'ai promis à Allah Azawajal de le faire. Ok, c'est le nether. On va parler beaucoup de nether aujourd'hui, InshaAllah Azawajal. Mais juste ici pour comprendre ce hadith, j'ai expliqué le sens brièvement de c'est quoi un nether. Alors un homme, il a dit au prophète sallallahu alaihi wasallam, Allah, j'ai fait le nether. J'ai promis à Allah Azawajal de sacrifier ibélades, des chameaux, dans un endroit qui s'appelle. Bawana, ou bien qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je, est-ce que je, est-ce que je reste fidèle à ma promesse ou bien je ne le fais pas? Qu'est-ce que le prophète صلى lui a dit? Est-ce que ce lieu-là de Bouana ou bien Bawana, est-ce qu'il y avait là-bas un wathan, idole, pierre dans les temps de la qui était adoré, ça veut dire, est-ce que ce lien-là, c'était un lieu de recueillement, d'adoration pour une divinité, pour un salam Alors, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la... ou bien, ils ont dit plutôt, les autres sahabas, ils ont dit, non, non, il y a Alors, il a dit, alayhi sallallahu Est-ce qu'il y avait un Eid des temps de l'Jahiliya C'est quoi Eid C'est quoi un Eid ici Célébration en fait, ok, ça, ça c'est dans un sens, mais c'est pas ça le sens qui évolue, okay? si est voulu. ici c'est le sens de l'id. Ici c'est quoi C'est un festival rituel, ok Encore une fois, n'importe quel n'importe quelle place, n'importe quel festival, rituel de ibada religieux, festival religieux que les gens ils se rapprochent à chaque année et se ils se rassemblent à cette place. Même si c'est pas عيد au sens de célébrer, faire la fête et rire, et, OK Même si c'est juste au sens d'être là et de manger de la nourriture ou bien de partager ou faire certaines actions comme ça. Ça veut dire ça ça devient un festival avec des des routines Bien connu, bien établi et avec une, un certain raisonnement qui est quoi Symbolique, ou religieux, spirituel, autre chose. Alors là, on parle d'un Eid. Alors il dit, alayhi sallallahu est-ce qu'il y avait un Eid de l'Jahiliyya dans ce lieu-là Alors ils ont dit, là, ya Allah. Non, il n'y avait pas. Alors il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Alors, remplis, respecte ta promesse, fais ton nazir va sacrifier les chameaux à cet endroit-là qui est Bawana. Après ça, il dit, alayhi sallatou salam, fa'innahu la li nadhrin fi ma'asiyyatillah. Parce que, il explique pourquoi est-ce qu'il a posé toutes ces questions-là, il dit, alayhi sallatou salam, la li nadhrin, on ne respecte pas un nadhr qui est dans la désobéissance d'Allah Azzaud, nadhr d'Allah. Okay? Donc, si quelqu'un fait un nadhr, Mais que l'action qu'il a promis de faire elle est interdite, il ne la fait pas, il ne respecte pas son nazar. Wa ma la adam et il n'y a pas aussi de nazar dans ce que ibnu adam, dans ce que la personne ne possède pas. Donc si moi je vais faire comme nazar, je vais dire Ya Allah, si je réussis mon examen, je vais prendre la nouvelle auto de mon frère ou de mon cousin, je vais la donner comme sadaqa. » C'est quoi le problème Elle m'appartient pas. Donc, là, elle m'appartient pas. Donc, Il n'y a pas de nâdre dans une chose que je ne possède pas. Ce que je ne possède pas, je je peux pas remplir ce nâdre-là. C'est parce que ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Dans ce cas-là, les ulamas Ils disent. ils ont Ça, c'est un concept Très relié ici au nèdre, il y a le nèdre, il y a quoi C'est quoi le nèdre C'est une procédure ici d'expiation, d'expiation ça veut dire c'est l'alternative au nèdre. Une fois que je me suis engagé dans le nèdre, qu'est-ce qui arrive si je suis incapable ou bien que je ne peux pas remplir mon nèdre Qu'est-ce que je fais ici Eh bien, la religion me donne la deuxième procédure qui est le Yamin qui est l'expiation, une procédure ici d'expiation, notant que ces deux, que nadri ici et Kafarat Yamin, ils sont très reliés aussi à al-ayman. La question de l'ayman, c'est quoi l'ayman? Les jurés, les serments, ok? Il y par Allah, uqsimu billahi al-āḍīm. Je jure par Allah, al al à chaque fois qu'on jure par Allah et eh bien ça c'est très relié au nadr, c'est pour, pour ça dans les livres de législation de, de fuqh, ils sont toujours dans le même chapitre l'ayman wa an-nadur, les serments et les, et les nadr c'est parce qu'ils sont presque de la même nature et ils ont presque les mêmes ahkams en général, donc kafarat yamin, elle s'applique pour le nadr et elle s'applique aussi pour les, pour les jurés wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi Ce soir, je vais être là à 5 heures. Wallahi, par Allah Azza wa djah. Et je le dis avec quoi Un cœur qui est ferme. Et je ne me présente pas à 5 heures. Je viens à 7 heures. Qu'est-ce que je fais Ici. Kafarat yamin. C'est une procédure d'expiation. C'est quoi kafarat yamin Kafaratuhu ta'amu acharati masakina min awsatima tutaimuna ahlikum au kiswatuhum aw tahriru rakaba. Soit nourrir pauvres ou bien vêtir donner des vêtements à des pauvres, ou bien libérer un esclave. Faman la miyadid, seulement celui qui est incapable, qui trouve pas ça, seulement si on ne peut pas faire ces trois choses-là, l'une de ces trois choses, on passe à la deuxième option, deuxième alternative qui est quoi De jeûner trois jours. Donc, ici le nadal, si quelqu'un promet Allah azzawajal de faire quelque chose de haram, Quelqu'un dit « Ya Allah, je te promets, si je réussis dans mon examen, je vais boire trois bouteilles de vin. » Quelqu'un va faire un nether comme ça. Okay? Il ne sait pas, mais tant que quelqu'un ne sait pas, il vient de sortir de ok et pour lui, dans sa culture... Dans sa culture, bien sûr, si quelqu'un, il le sait, il dit ça en, en, connaissant, en connaissant un dîn, okay, en connaissant ça, c'est grave. C'est ça, Billah Azza wa ça peut être un Mais mettons quelqu'un, il vient de sortir de l'islam, il connaît pas encore bien l'islam. Et dans sa culture antérieure, lorsque quelque chose est très important arrive, eh bien, je vais boire une bouteille de vin de telle marque ou bien de telle, ok Alors, il va dire, ah, Allah, si j'ai réussi mon examen la semaine prochaine, je vais boire une bouteille de vin. Après ça, on va dire « Ah, haram, c'est interdit, on ne peut pas boire le vin dans l'islam. » Alors là, il fait quoi Certains ulama, ils disent « Vu qu'on a promis à Allah, azzawajal, quelque chose de haram, eh bien, il n'y a rien à faire, tout simplement ne pas faire. » Et certains ulama, ils disent « Il faut dans cette situation quand même faire kafarat al-yamin. » Il faut faire kafarat al-yamin dans une telle situation, vu qu'on a quand même fait un nathr. Donc le nathr, on ne le fait pas, on ne l'applique pas, mais il faut faire kafarat ou yamin Oui Et on va parler à présent de euh, certaines questions qui sont reliées plus particulièrement, certains détails de -Nadhr, de faire des promesses à Allah Azza wa On avait déjà expliqué lors de notre dernière séance, c'était quoi le sens de... An-nadhr, c'est quoi le sens de nadhr mentionne an dans certaines ayats un an Karim comme dans il décrit les croyants comme étant des personnes qui respectent leur nether, qui vont remplir le nether. une fois qu'ils s'engagent auprès جل, eh bien ils vont remplir cette promesse et cette Engagement. Alors, c'est quoi la relation entre theb et entre le nether Quelle est la relation entre le sacrifice, sacrifier un animal, qu'on a déjà couvert en détail, et entre un nether Entre ce concept-là de nether, certains uléma ils ont fait comme parallèle le fait que de un, la partie majeure des nodours, historiquement, la partie majeure des nether elle porte sur quoi un sacrifice en général lorsque les gens historiquement ils faisaient des nadhr et eh bien ils promettaient Allah Azza wa de sacrifier un animal donc déjà là il y a il y a ce parallèle entre les deux le fait que un nadhr souvent sa forme pratique c'est quoi c'est un sacrifice un autre parallèle avec les deux c'est dans la nature c'est quoi C'est quoi la nature de C'est quoi la nature du sacrifice en tant que rituel? Excluant ici le le sacrifice en tant que seulement quelqu'un qui veut manger de la viande. Ok, mais en tant que rituel, c'est quoi ça? C'est quoi sa valeur symbolique selon vous? Ibada. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est la valeur symbolique? Qu'est-ce qu qui fait en sorte que c'est une ibada plutôt? C'est quoi la valeur symbolique ici de du sacrifice? Ça symbolise quoi hmm Faire au nom d'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que c'est une ibadah tawhid, mais en général, en tant que rituel, même les mouchriquins, lorsqu'ils font le dhabh. Honoré. C'est tarzim, n'est-ce pas C'est honoré, quelque chose de grand, de puissant. La même chose pour le qasam, pour le... quoi Pour le serment, pour le juré. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un, même un mouchriq, ok C'est du cirque, c'est du cirque, mais je parle ici de la réalité. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit « Je jure par la table, je jure par la poussière, je jure par, euh, par euh, un caillou ». Est-ce qu'on a déjà entendu ça Non, parce que jurer, ça vient habituellement avec quoi, un certain sens de quoi Honorer, vénérer, tawdib, quelque chose de grand, quelque chose qui dans mon cœur est tellement grande que je suis capable de quoi d'utiliser son nom pour te prouver que je suis véridique. Tellement c'est, tellement je suis sincère et je suis certain de moi de ce que je dis. Vous comprenez. Le nader, c'est la même chose. Le nether, tout comme le sacrifice, il contient cette dimension-là de honorer, de vénérer, tawdib. Moi, je vais honorer Allah Azza wa je, je promets Allah Azza wa parce que Azza wa est tellement grand dans mon cœur. Ou bien un mouchri qui va dire « Moi, quoi ?»« Je vais faire un nether pour me rapprocher de al pour me rapprocher de Houbel, pour me rapprocher de l'Uzza, n'importe quelle divinité. Je promets, il y a telle divinité que si tu me donnes telle chose, je vais te sacrifier pour toi. Je vais faire un don, je vais... » Et ainsi de suite. Alors ça, c'est un peu le lien entre les deux. C'est pour cela que tout comme pour le sacrifice, eh bien le nadhr aussi est une ibada, c'est un rituel et que faire un nadhr pour autre que Allah Azza wa c'est du shirk, c'est du polythéisme. Alors quelles sont les formes, les quatre figures possibles de un Tout nadhr qui est pour autre que Allah Azza wa c'est un shirk. On s'entend là-dessus Tout nadhr qui est fait pour autre que Allah Azza wa c'est un Shirk, celui qui promet qui fait un nadra telle divinité telle autre divinité, de un c'est un shirk, de deux qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec Quelqu'un dit moi je fais un nadra, j'ai fait un nadra à, à Sidi Foulan à tel saint que si je réussis uh, si je trouve un emploi, j'ai fait un nadr, je dis à uh, Sidi Foulan je te promets que je vais uh, faire un don de uh, 5000 dollars. Qu'est-ce que cette personne là devra faire selon vous Oui, c'est invalide. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire en pratique Se repentir. Se repentir très bien. Quoi d'autre Shahadatayn, Quoi d'autre Renouveler son tawhid pour s'y d'une du maintenant en tant que tel. Pas pas ne pas le faire si elle n'a pas encore fait. Mais là, elle l'a fait. Quoi Kaffara C'est qu'on fait Kaffara C'est ça, c'est ça l'erreur que je voulais que vous disiez. Ok, il y a pas de kafara, il y a pas d'expiation ici parce que ça, c'est même pas parce que l'expiation, elle est faite dans un neder valide. Vous comprenez? Un neder qui est fait pour wa hazoodil Alors, la vue que je me suis engagé avec wa hazoodil il faut que je l'efface eff, avec quelque chose. Ne sera-ce qu'une kafara. Mais un neder de chez il y a pas de kafara parce que c'était pas pour al-hazoodil. Vous comprenez? C'est hors islam, c'est à l'extérieur de l'islam maintenant. C'est clair C'est ça ce que je voulais entendre. Kafara pour dire qu'il n'y a pas de kafara. <rire> ok. Euh, ou bien le nadr, il peut être pour Allah Azza wa Jal. Deuxième cas de figure, c'est le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nadrun illahi Azza wa Jal. Et lui, bien sûr, c'est de deux formes. Soit que le nadr, c'est un nadr d'un interdit. Quelqu'un, comme on l'a dit, dit « Je promets à Allah que si je réussis mon examen, je vais boire une bouteille de vin. » Ça, c'est interdit et il n'y a pas de wafa. Et comme on l'a mentionné, malgré qu'on ne le remplit pas, bien sûr, faut pas dire « Ah, j'ai promis à Allah, il faut que je le remplisse. » Non, non, non. Il a dit, alayhi sallat wa sallam, qu'on ne remplit pas un être dans le haram, dans un interdit. Mais comme on a dit, il y a, des, il y a divergence entre les ulamas est-ce qu'on fait kaffara ou bien on fait pas de kafara mais les ulama sont tous unanimes que un nadr de haram et bien il faut pas le respecter il faut pas le remplir ok fais jamais un haram parce que seulement j'ai promis Allah Azza wa que je vais le faire maintenant deuxième nadr c'est quoi deuxième nadr qui est pour Allah donc ça c'est le 2.B donc le 1 c'était nadr pour autre que Allah, 1.A nadr pour Allah mais d'une chose haram, 1.B Nadr pour Allah d'une chose qui est halal et là il faut quoi il faut le faire ok je promets à Allah que si mon enfant est guéri je vais faire une sadaka de telle chose je vais sacrifier trois moutons je vais telle chose et là il faut respecter le nadr si sa raison et quoi est quoi est présente si l'enfant est guéri et eh bien il faudra mettre Le nedra exécution, il faudra mettre le nedra exécution et euh, soit parfois il est fait de façon mutlaque, ok, de façon qui est ouverte, de façon ça veut dire n'est pas, pas lié à un événement. Quelqu'un il va dire, ya Allah je te promets, quelqu'un il est juste trop content sur le champ, il vient d'avoir une bonne nouvelle, ya Allah je te promets je vais jeûner un mois. Nadr un mutlaq, ça c'est un nadr qui est juste ouvert, absolu. Ok, là la même chose, il faudra le respecter. Tu as promis quelque chose à Allah Azza wa Jal. Et il y a le nadr qui est conditionné. Il y a Allah, si mon enfant est guéri, je vais jeûner, je vais jeûner un mois. Dans les deux cas, il faut respecter le nadr parce qu'Allah Azza wa Jal, il a parlé du bien des croyants que les croyants, ils respectent leur надр. il respect leur nadhr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jalla il di wa ma anfaqtum min nafaqa tin ou nadartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamuhu dans sourate al-Baqara 276 Allah azza wa jalla il connaît notre nadhr oui par exemple le nadhr qui conditionné et on met par exemple changer de jeu est-ce qu'il y il y a il y a récompense très bonne question donc celui qui remplit Son nether, dans la ta'a, dans l'obéissance. Et Allah, je te promets que si telle chose arrive, je vais jeûner trois jours. Et que la chose arrive et que je jeûne trois jours. Oui, je suis récompensé. Pourquoi Pour avoir respecté mon nether auprès d'Allah, Azza wa Jal. Parce que ici respecter le nether, c'est une ibadah. Comprenez Respecter le nether, c'est une ta'a, c'est une obéissance. C'est une obéissance parce que Allah Azza wa il a parlé du bien des croyants que yufuna bin nadri OK et Allah Azza wa aussi dans sourate al baqarah ici il a, euh, il l'a mis ensemble il l'a lié à la nafaqa wa ma anfaqtum min nafaqa ce que vous dépensez ça veut dire la sadaqa la sadaqa et le nadri ici, sont mentionnés ensemble dans sourate al baqarah donc oui on est on est récompensé pour pour le respect de notre dette par contre le nadri d'une et d'une nature bien particulière, exceptionnelle, c'est une exception, bien qu'il soit une ibadah, il y a divergence des ulama sur le hukm, le verdict relié à son essence, à son origine, pas au respect du nadr, ok Donc là, regarde, il y a une différence entre faire le nadr et entre quoi Le respecter, ok Avant d'avoir initié le nadr, je n'ai aucune obligation de respecter quoi que ce soit. Mais là, une fois que j'initie le nadr, c'est là que naît l'obligation de respecter. Le respecter, c'est obligatoire, comme on vient de dire. Par contre, l'initier, c'est quoi le vertique de ça Même si c'est une ribada, les ulama, ils divergent sur son cas. Alors, les ulama, ils disent que c'est makruh, l'opinion de Al-Karaha et euh, que c'est détestable ça c'est l'opinion de plusieurs ulama et qui semble être une opinion très très forte parce que les adilla indiquent cela dans le hadith du prophète alayhi salatou dans le sahih muslim la tandhuro ne faites pas le nadhr ne faites pas le nadhr OK pourquoi les ulama ils disent parce que le nadhr surtout si il est avec condition de un c'est comme un manque de confiance en Allah azza wa c'est comme tester Allah ya Allah je vais pas te donner de ibada avant que tu me donnes quoi Mon examen, je teste juste au cas où je réussis pas mon examen. Donc c'est un manque de confiance dans Allah Azza Wa Jalla. De un, de deux, un autre aussi, il a la problématique de d'initier des obligations qui ne sont pas dans la religion. Et Allah Azza Wa Jalla, il veut il veut du bien pour nous, il veut de la facilité pour nous. Yurid Allah ubikum wa la yurid ubikum. al à la place de dire yaa Allah si tu guéris mon enfant, je jeûne un mois pour toi, dis Allah guéris mon enfant. Sans m'attirer quoi Un fardeau, une responsabilité. Après ça, je peux juste jeûner, juste pour me rapprocher d'Allah, faire a sans avoir fait de promesses en tant que tel. Comme ça, si je trouve par la suite que je ne suis pas confortable, c'est trop difficile pour moi de, de faire cette ibadah, au moins j'ai la possibilité de ne pas la faire, si je veux. Vous comprenez C'est pour ça que les ulama, ils disent « initier le nadr, c'est maqurou, c'est détestable » certains sont même arrivés à l'extrême de dire que initier le nadr c'est haram c'est interdit mais tous s'entendent que une fois qu'on l'initie eh bien il faudra le respecter c'est un engagement vers Allah subhanahu wa تعالى ده صحيح البخاري لدي عليه الصلاه والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله ان يعصي الله فلا يعصه تسلوي كي في الله alors qu'il lui obéit tout celui, qui, nathar, qui, promet qu tout celui qui, obé... qui promet de désobéir à Allah azza wa jall alors qu'il ne lui désobéit faut pas respecter le nadr la ma'sya dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala طيب euh, ta Euh, passons maintenant à une autre partie de azawadel qui parle de al-istiaadha. On va parler de al c'est quoi istiaadha dans les structures dans la structure dans la langue arabe lorsque quelque chose elle commence par isti isti c'est quoi Is, c'est c'est une recherche, une demande, OK Seeking something. Je demande quelque chose. Donc On va voir beaucoup ça, isti'aada, isti'rath, isti'aada. Commençons avec la isti'aada. C'est quoi isti'aada C'est demander la protection. Et demander la protection plus particulièrement contre un mal potentiel. On fait la isti'aada à chaque jour, de façon très fréquente. Qui pourrait nous dire, c'est quoi la formule la plus commune qu'on utilise أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم أعوذوا استعاذ c'est ça la je demande la protection d'Allah contre un mal potentiel qui... c'est quoi ce mal potentiel de الشيطان الرجيم c'est clair donc ça c'est la استعاذ et la استعاذ c'est quoi c'est une Ibad. et de ce fait elle doit être seulement auprès d'Allah subhanahu wa taala sauf dans les cas qu'on va expliquer inshaAllah subhanahu wa taala dans un moment mais il faut retenir que la istiada dans plusieurs cas et eh bien elle prend forme de ribade elle prend forme d'acte d'adoration elle doit être exclusive à Allah subhanahu wa taala les éleves ici ils parlent de al ok a'udu et un autre mot qui s'apparente, qui est beaucoup moins fréquent dans l'utilisation, mais c'est « alouzou ». Donc, le seul, la seule différence, c'est quoi C'est la lettre « aïn » et la lettre quoi ?« lam »« alouzou »« alouzou » Et les deux, c'est une forme de demande. « alouzou » C'est « je demande la, prote la protection okay? ». Donc ici, « envers un mâle ». Aloudou, c'est pour demander le bien. Je demande le bien, ok? Aloudou billah, je demande auprès de Allah azawajel, mais là je demande un bien. Aloudou, je demande auprès de Allah azawajel, mais d'être protégé contre un mal. Donc aloudou, c'est souvent lorsqu'il y a ou bien pas. Souvent c'est toujours lorsqu'il y a quelque chose de menaçant, ok? Aloudou. Donc là c'est enfuis. Et on fuit vers l'Arzodel pour qu'il nous protège. Oui. Allahou Akbar. Allahou Akbar. Faut re revenir au livre de al Luga. D'accord. Très bien. D'abord, l'estiâda Donc, c'est dans quel cas est-ce que l'estiâda elle est du shirk? Dans quel cas est-ce que l'estiâda elle représente de du shirk? C'est dans les cas suivants. Donc, c'est pas des conditions, c'est des cas. que okay, ces trois cas de figure, n'importe lequel de ces cas représente un shirk bilahe subhanahu wa taala. An bi ghairillah fi la yadru 'alayhi illa C'est de c'est de faire la isti'adha auprès de autre que Allah contre un mal que seul Allah azawajalla pourrait repousser. Donc Demander protection auprès de autre que Allah contre un mal que seul Allah Azza wa peut repousser. Qui pourrait nous donner un exemple ici La maladie. La maladie. Ok, dans un certain sens, oui. Qui pourrait nous donner un autre exemple Shaitan, non Un mal, c'est toujours le mal contre l'enfer, ok? Jahannam. Si quelqu'un il dit, euh, quelqu'un il va aller chez Sidifoulane ou quelqu'un de pieux ainsi de suite, il dit s'il te plaît protège-moi contre l'enfer, protège-moi contre Jahannam. Ça, c'est chirk bilâ ok? Parce que c'est demander protection auprès de autre que Allah contre quoi? Un mal que seul Allah azâdell peut repousser, que seul Allah azâdell quoi? peut protéger contre ce mal. Oui. C'est différent. Dua, c'est pas une demande de protection. Dua, c'est je te demande de faire dua pour moi auprès d'Allah. Je te demande de demander à l'Arzudj de me pardonner. C'est pas la même chose. Mais il y, y a pas un mal de quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on demande à quelqu'un de la faire. Ça, ça c'est pas problématique. Ça peut être problématique dans un autre sens aussi. Comme on a déjà mentionné ça dans le hadith de euh, comment il s'appelle? Ok, ça peut réduire le niveau de quoi, de teshīh de la personne auprès d'Allāh ﷻ parce que le plus quand on, qu on est lié, quand qu'on prend cette habitude là de de quoi se lier au gens c'est pour ça on a dit même pour le doua il faut pas trop demander aux autres de faire doua parce que qu'est-ce qui arrive ici c'est que ça va limiter le doua que moi je fais Fais-moi des dôa, fais-moi des dôa, fais-moi des dôa. Chacun, fais-moi des dôa, fais-moi des dôa. Ok, mais moi si je peux faire dôa. Donc les ulama, ils disent, on demande pas à n'importe qui comme ça. Fais-moi des dôa, fais-moi. Si quelqu'un pense que c'est un insolite, si quelqu'un il va avoir de quoi des circonstances spéciales, quelqu'un il va aller faire le hadf. Fais-moi dôa. Tu vas avoir l'opportunité d'être quoi dans un lieu sacré dans lequel moi je ne suis pas. Mais faut pas exagérer. Mais ça n'entre pas dans le shirk. C'est clair. Parce que doua, c'est pas je demande pas ta protection à toi. Je demande protection d'Allah. Mais je te demande seulement de demander à Allah de me protéger. Voilà. Donc, premier cas, c'est ça. Le deuxième cas, c'est qu'il faut être du shirk. Si c'est demander la protection de n'importe quelle chose. Mais auprès de quelqu'un qui est mort, ou bien quelqu'un qui est vivant, mais qui est absa fi hukm almayt il sek ila amam selmam tak kamor okay donc doua alamwat implorer invoquer les morts demandez leur protection même pour des choses que normalement des autres humains peuvent faire okay ya yeah, sidi fulan ka protège moi contre mon voisin il il, menacé il m'a menacé qu'il va m'attendre demain à ma porte okay ça on peut demander une telle protection on peut demander une telle protection une On peut demander une telle protection auprès d'un quoi d'un humain mais qui est vivant. C'est clair. Donc istiğad, regardez. Si quelqu'un il appelle les urgences, quelqu'un il appelle la police, il dit j'ai un criminel à ma porte. Ça c'est quoi C'est une louraten Dans la langue c'est une istiğad. Comprenez. Mais est-ce que c'est du shirk Quelqu'un appelle la police, il, dit, il y a quelqu'un qui m'attend devant ma porte avec avec une arme. C'est pas du shirk, comprenez parce que c'est demander l'aide d'un vivant présent dans quelque chose que un être humain pourrait potentiellement quoi protéger contre cette chose. Allah Azza wa jal, il a donné à l'humain une un potentiel Donc, ce n'est pas toujours nécessairement ça va être le cas. Mais en général, il y a le potentiel qu'un humain te protège contre le mal d'un autre humain. C'est clair Donc, ça, c'est le deuxième cas de figure dans lequel « Isti'a dha shirk » c'est invoquer, demander la protection auprès d'un mort ou d'un vivant qui est quoi Absent. Je parle à quelqu'un qui n'est pas ici, je vais lui parler comme ça. Lui, il ne peut pas m'entendre. Il est quelque part ailleurs. Il est en Asie, il est en Afrique, il est en Europe. Moi, je veux dire, pas pas sur Skype ou sur téléphone, mais juste comme ça que okay, je veux dire. « Il y a yeah, un foulet, protège-moi contre mon voisin. » Alors ça, c'est du shirk, parce qu'il est quoi Il est il est absent. What? Donc ça, c'est comme admettre ici, c'est comme si je suis en train d'admettre et de penser que lui, il connaît le raib, il connaît l'invisible, il peut m'écouter, il peut m'entendre à distance son moyen matériel c'est pas par téléphone ou autre chose c'est juste comme ça il a il connaît le gaib il connaît l'invisible que ça c'est du shirk billah azzawajal. troisième cas de figure al-qalb fiha ala c'est lorsque le cœur donc là ça rentre dans l'i'tiqad c'est pas nécessairement dans les paroles c'est dans le je peux demander à un être humain quelque chose que lui il peut faire pas de problème Mais là, le problème, il, ça devient du shirk à cause de la croyance qui est dans le cœur. C'est que le cœur est complètement, quoi Lié, dépendant de cette personne. Dans mon cœur, je crois qu'il n'y a personne qui peut me protéger contre cette maladie, quoi À part ce médecin qui est devant moi. C'est clair S'il vous plaît... Quelqu'un s'adresse au médecin, s'il vous plaît, guérissez mon fils, s'il vous plaît, guérissez mon fils, faites quelque chose pour mon fils, ok, parce que le médecin va faire une opération chirurgicale et ainsi de suite, et je dis, s'il vous plaît, le cœur, il est complètement, quoi, attaché à ce médecin, c'est lui, c'est la seule solution qui me reste, ça c'est quoi Ширк بي عز و جل. Ça, c'est un shirk de اعتqад. C'est un shirk dans, dans le cœur. Dans العقيدة. عيض بي اللہ عز و جل. Maintenant, le contraire. L'isti'ada, elle peut être licite. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire l'isti'ada auprès des créatures mais avec les conditions suivantes. Que ce soit une isti'ada auprès d'un vivant présent. Numéro 1, Numéro 2 fait امر مقدور Je lui demande de me protéger contre quelque chose qui est quoi Qui est en général faisable. Ce que je demande c'est c'est pas mal logique, c'est faisable. OK, c'est pas nécessairement dans tous les cas. Okay la même chose si quelqu'un qui appelle la police pour demande pour demander qu'il le protège contre celui qui l'attend avec une arme à l'extérieur, ben en général c'est faisable que la police, elle protège. Ça se peut qu'ils ne protègent pas. Ça arrive dans certains cas qu'ils peuvent pas te protéger. Et la troisième condition, c'est quoi Qui pourrait nous dire, c'est quoi la troisième condition Pour que la isti'ada auprès d'une créature soit valide. Oui Donc, que le cœur, il soit pas attaché à la personne. Que le cœur soit toujours attaché à Allah Azza wa Jal. Ta'alluqu al-qalbi billahi subhanahu wa ta'ala. C'est clair Dans surat al-djinn, Айаа 6, il dit, سبحانه و تعال, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِعُدُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَى Allah Azza wa Jal, il nous parle qu'il y a des gens, des hommes, des humains qui demandaient la protection, qui faisaient la isti'ad auprès d'hommes de l'jin. Ça c'était dans Al-Jahiliyya, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كَنُوا إِذَا نَزَلُوا مَنزِلًا قَالُوا نَعُوذُوا بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِ مِن شَرِّسُوا فَهَا اِقَوْمِهِ Les Arabes dans le jahiliyya, lorsqu'ils partaient en voyage, quand vous le savez très bien, ils étaient extrêmement superstitieux. Okay? Toujours la superstition, elle vient, elle vient avec shirk. Okay? C'est un cercle vicieux entre les deux. Shirk, ils crée la superstition. La superstition, elle génère aussi al-shirk. Alors les Arabes, quand ils partaient en voyage, s'ils s'installent à mi-chemin auprès d'une vallée, autre chose, là c'est une terre déserte, c'est un lieu dans lequel il n'y a personne, ok Et ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur Pourquoi est-ce qu'ils ont peur Ils ont peur de quoi Donc, Ils ont peur de al ok Ils ont peur de al et soit ils ont peur du mal direct de l ok Ou bien les jin peuvent faire peur, ok Donc surtout dans des lieux déserts et ainsi de suite, des lieux qui sont ouverts dans lesquels il n'y a pas de dhikr d'Allah azzawadjal ou bien des lieux dans lesquels il y a najaset, ainsi de suite. Les jin peuvent faire des sons, ok Peut faire des cris, ainsi de suite. Ça peut faire peur à un être humain. Quelqu'un qui est dans le désert, et commence à quoi avoir, euh, Quelque chose qui passe comme ça, ou bien il entend un cri, ou autre chose, il va être apeuré. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes Ils invoquaient les djinns. Et ils disaient :« Agoudu hada al wadi. J'invoque le maître de ce lieu, de cette vallée. » Il y a le chef de ici, le chef de la tribu des djinns. Même les djinns, ils ont des tribus, ils ont leur tribu ainsi de suite. J'invoque le chef de la tribu. Qu'il me protège contre les soufahas. Les soufahas, ça veut dire les les euh, les, les mauvaises personnes. Okay? Les, les criminels <rire> de sa de sa gang en quelque sorte. Ok, qu'il me protège contre contre eux. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé? Fazadu Les djinns, quand ils ont vu la peur des êtres humains, qu'est-ce que ça a fait ça? qu'ils qui se sont montrés plus, quoi Ils osaient faire peur encore plus aux êtres humains. S'ils ont peur de nous, eh bien, on va aller, on va prendre ça encore plus loin, leur faire peur plus, qui nous invoque plus, et ainsi de suite. Alors, comme les ulamas, ils disent ici, deux tafsir, ils les ont fait accroître en rahaq, Soit que les djinns, ils ont fait accroître la peur des êtres humains. Ça veut dire, là, les humains, ils ont eu encore plus peur de djinns. Parce que les djinns, il faut les invoquer, il faut les adorer, il faut les vénérer. Ou le deuxième tafsir, aussi valide que quoi Les djinns, ils ont fait en sorte que les... Ou bien les êtres humains ont fait en sorte que les djinns deviennent encore plus... Que leur tyrannie accroisse, qu'elles deviennent encore plus grandes. C'est clair ?« Faisadurum » فزادوهم رهقا قال ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رضي الله تعالى عنها كي دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جي اونتدي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تو سوي كي ساستال كلكو Permanente ou quoi Temporaire. Les ulama, ils disent, ça, ça s'applique même lorsque tu montes dans le métro, tu montes sur un avion, ok Là où tu t'installes, n'importe quel lieu dans lequel tu t'installes, de façon permanente ou temporaire. Et que si tu dis « A'udhu bi kalimati l'lahi ta'amati khala » On va pas faire maintenant l'exercice pour mémoriser le doua, ok L'invocation encore une fois toujours avoir votre hisn al forteresse du musulman et vous allez la trouver dans adhkar al-masa et al-sabah faire les adhkar du matin et du soir vous allez la trouver très facile à mémoriser inshallah qu'est-ce que ça veut dire aoudou bikalimat illahi tammat min sharri ma khala aoudou je demande la protection de quoi quelle protection bikalimat illahi des paroles d'allah azza c'est quoi les paroles d'allah Donc il y a deux paroles d'Allah Azawajal, deux sens. Il y a al-kalimatou ad les paroles quoi, religieuses. Ça c'est le Qur'an, la révélation. Qur'an, kalâm Allah. Qur'an c'est la parole d'Allah Azawajal qui a été émis par la parole C'est la parole d'Allah Azawajal. Il y a al-kalimat al-kawniya al il y a les paroles d'Allah Azawajal qui sont quoi, universelles. Ça c'est le qadar. Ça c'est les paroles de la création, les paroles par lesquelles Allah Azza wa Jad il crée. Allah Azza wa Jad il donne des ordres et ces ordres là ils font quoi Ils créent, se réalisent. « Inna ma amruhu idha arad al-shayyin ayakoula lahu kun fayakou » Que lorsqu'Allah Azza wa Jad il veut quelque chose, il lui dit « soit et « Elle devient <inaudible> »« Kun Donc Ça, c'est quoi C'est un ordre, ici, universel, un ordre de Qadar. L'ordre de Qadar c'est pas l'ordre qui est résité, c'est l'ordre qui est vu, c'est ce qu'on voit, c'est la réalité, c'est ce qui devient le vécu en tant que tel et que personne ne peut, bien sûr, changer. Alors, je demande la protection des paroles d'Allah, Azza Min khalaq » contre tout mal qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. « Min sharrima khalaqa » Toute chose qui est mal que Il a créé, on demande la protection des paroles d'Allah a contre ce mal. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit ce doa, cette invocation, lorsqu'il s'installe quelque part, ça veut dire de façon temporaire ou permanente, « Lame shay'un hatta yartahila ou Il y a rien qui va lui être nuisible » Jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu-là, rien ne va lui faire du mal. Il va être protégé. Bien dit, authentique rapporté par l'imam Muslim, Rhamahullah Taala. Ta euh, question ici. Comment se fait-il que on demande la protection des paroles dans la Hazad, et pas la, la protection dans la Hazad? Normalement, on demande seulement la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il ici qu'on demande la protection des paroles d'Allah azza wa Comment est-ce que ça, c'est valide? On vient de le dire. Tawhid, c'est demander la protection d'Allah. Parce que les paroles d'Allah azza c'est un attribut d'Allah azza wa Ok? c'est des attributs et demander la, invoquer les attributs ou les noms d'Allah Azzawadil c'est comme attribut c'est pas comme, c'est invoquer Allah Azzawadil, c'est la même chose, vous comprenez donc si quelqu'un il dit Je demande la protection du visage d'Allah azawajal. Tout ça c'est valide, ok? Tout ça c'est tout ça c'est des, c'est des invocations, tout ça c'est invoquer Allah Azzawajal. Il n'y a pas de, il n'y a pas de différence entre les deux. Les سبحانه c'est parmi les attributs d'Allah La même chose pour le juré, ok? Juré, حَسَّام. Juré, celui qui Jure par la parole d'Allah Azzawajal, celui qui jure par la vie d'Allah Azzawajal, comme certains Arabes en certaines cultures, ou Hayat Allah, Allah" il jure par la vie d'Allah, Ok, ça c'est juré par Allah, parce que Hayat, la vie, c'est l'un des attributs d'Allah Azzawajal, Hayyou Al-Qayyoum, ok Allah Azza wa Jal, il est le vivant. Donc tout ça, c'est valide. Il n'y a aucun problème avec ça, subhanahu wa ta'ala. « Min sharrima khalaq » contre tout mal qu'il a créé. Il y a des choses dans lesquelles il n'y a pas de mal. Il y a des choses qu'Allah Azza wa Jal, il a créé. Il n'y a pas de mal dans ces choses-là, comme les malaïkas, les anges, comme les prophètes. Mais il y a des choses, majorité des choses, dans lesquelles soit elles sont un mal, comme le shaitan Ou bien des choses dans lesquelles il y a du mal, comme la majorité des êtres humains, incluant les, incluant les croyants. Cherri na'udubillahi min shooro'ee amfusina. Donc, il y a plusieurs formes de mal, et là, on demande la protection dans l'arzoojee contre ces formes-là. Oui. « Shaitan », ça c'est l'autre hadith, oui, c'est ça. Que celui qui rentre sa maison et qui dit, « qui mentionne le nom d'Allah, Azza wa Jal, Bismillah, autre chose. » Donc, le shayatine, le shaitan, va dire « là La hazzalakoum, la m'habite. » Donc, vous n'allez pas dormir ici, vous n'allez pas manger ici. Oui. Oui. يعني ان شاء الله سين بيرسون ان شاء الله عز وجل سين بيرسون لو في ساغ ات سوفيزا ان شاء الله مي بيان سور اون اي انكوراجي ا توجور لو فير كو تول موند لو فير بور كو سا دوفيان سونا صيت اون عباده اپري د الله عز وجل اي بور كو سا دوفيان لا براتيك بور نو با اوبلي لكن ان شاء الله ان شاء الله سين بيرسون Ça c'était au des neiges dans l'Arzoujel, mais de ce hadith, entre autres, ça c'est l'un des, c'est pas le, c'est pas le seul hadith, ok Ça c'est l'un des centaines de textes. Mais ce hadith-là, par exemple, c'est un délit. C'est une preuve que le Qur'an Karim, c'est quoi Ce n'est pas créé. Contrairement à Moïse Pourquoi Qui pourrait nous dire comment utiliser ce hadith qu'on vient de mentionner comme argument que le Coran n'est pas la créature d'Allah contrairement à ce que les la prétendent donc si c'est si le Coran était la créature d'Allah on n'aurait pas eu le droit de d'invoquer quoi les paroles d'Allah parce que le Coran c'est les paroles d'Allah donc si les paroles d'Allah étaient créatures d'Allah en réalité alors comment on va invoquer une créature pour lui dire protège nous c'est du shirk dans l'ibada c'est clair donc Quran c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal les paroles d'Allah Azza wa Jal c'est les attributs c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal ce n'est pas une créature ben nusifat Allah Azza wa Jal طيب euh, certains ulama ils disent ici c'est une sunna de répéter ce dhikr là trois fois que okay. a'udu bi kalimat illa hitamati min sharri ma khalaq certains ulamaïs disent la sunnah c'est de le dire trois fois parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répétait souvent ces doua trois fois l'imam al-Qurto bi rahmaullah ta'ala dans Sharh muslim il dit de son expérience personnelle il dit ce hadith là j'y crois parce qu'il est dans le sahih muslim et puis j'y crois par l'expérience il dit ce hadith, ce doua a'udu bi kalimat illa hitamati min sharri ma khalaq Je le disais de façon permanente. Toujours. À chaque fois que j'arrivais quelque part, je dis « A'udu bi kalimat illa hitamati sharri ma khalaq ». Il dit « Une fois, je suis arrivé à une place qui s'appelle Al-Mahdiya, la nuit, Laylan, pour pour passer la nuit, j'étais de passage, et j'ai oublié. Je n'ai pas dit « A'udu bi kalimat illa hitamati sharri ma khalaq ». Il dit « Faladagat ni akrab ». Je me suis fait empoisonner par un scorpion. Parce que j'ai oublié de dire ce « سدعا дуа, يقول ابن ديل اسيد امام القرطبي عليه رحمه الله تعالى يا يمكن Non, ça peut faire un effet inverse, OK Ça peut faire un effet inverse. Donc toujours toujours la règle de asbab, shurut, mawaani'. Donc oui, il y a parfois des obstacles qui font effet inverse. Tout comme le du'a, quelqu'un peut faire du'a sincère mais le du'a ne sera pas quoi exaucé malgré qu'il est sincère et malgré qu'il est devant la Kaaba et malgré et malgré pourquoi Parce que euh, il a mangé du haram et il porte ses vêtements du haram comme dans le hadith du prophète sallalahu alayhi Deux personnes différentes. Oui. Et de la musique. là qu'elle revient. Pour comme deux que vous expliquez qu'il y a un sur l'environnement. Oui, bien sûr, c'est certain. Oui, il y a un effet sur l'environnement a un effet aussi. L'environnement, il a un effet. OK Donc, un environnement de haram. Donc, regardez. On va donner un exemple certain, clair, OK Puis après ça. Quelqu'un va prendre du poison. Va prendre du poison. Et va dire, moi, je vais essayer de boire ce poison. Je n'ai aucune raison valide, OK contrairement à l'histoire de Khalid ibn walid on a déjà mentionné dans d'autres cours ainsi de suite mais quelqu'un il veut expérimenter ou il veut montrer aux autres que lui il est courageux on prend du poison c'est-à-dire je vais boire ce poison là mais avant de boire bi min ma khalaq bismillah la wa la wa huwa sami faire plein de dou'a fa il va Faire plein d'invocations de plusieurs hadiths qu'il connaît ainsi de suite. Après ça, Bismillah, commence à boire. Qu'est-ce qui va arriver Vous vous imaginez qu'est-ce qui va arriver hmm? euh, Il va finir à l'hôpital ou, euh, ou à la ou euh, au cimetière le, le soir ou autre chose. Ok Pourquoi Est-ce que quelqu'un il va dire mais euh, les douas n'ont pas eu leur euh, les les, les ne fonctionnent pas Non, les douas, ils fonctionnent quoi dans un système entier ici. Système dans lequel il y a les esbeb, les causes, effets, ainsi de suite. C'est pas, je dis doua, puis après ça je m'enfonce dans le mal et je dis, euh, je j'ai rien à craindre, vous comprenez La même chose ici, donc, si je fais des douas, Je dis bismillah illadhi не yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq khalaaja fi midoua ilas je vais rentrer dans je vais rentrer dans un lieu avec des criminels et de pour j'ai pas de justification qui okay? des gens dangereux et ainsi de suite et eh bien probablement que je vais me faire heurter parce que je me suis mis dans dans le mal je me suis inséré dans le mal Les douas ne changent pas les réalités du cause à effet, sauf dans les choses qu'on ne contrôle pas. Vous comprenez Les choses qui nous dépassent. Mais choses qui sont contrôlables, les douas ne sont pas la solution à cause à effet contrôlable. Le cause à effet contrôlable, Allah Azza wa nous a dit de le, de le changer, de le modifier aussi par les actions, pas seulement par le doua. Alors, si moi je rentre À la maison, je dis a'oudhou bikalimati illahi tammat ma bismillah. Mais que dans ma maison, il y a le haram et il y a la musique haram, et il y a les films haram, il y a les photos et les posters et les statues haram ainsi de suite. Il y a il y a une forte possibilité ici que le dua ne va pas quoi me me protéger. Parce que la logique elle est claire. Parce que l'environnement aussi il a un il a un effet. Na fikum uh, barakallahu wallahu a'lam. Tayeb. Passons maintenant à l'istighatha. Istighatha. Isti'adha. Donc ça c'est entre encore une fois entre requête dans l'appel ici là istighatha. C'est quoi L'istighatha, c'est une demande de protection, la même chose comme la isti'adha, demande de protection. Mais istighatha en général c'est une demande de protection contre un mal existant pas un mal qui est quoi potentiel istiaadha on a dit c'était contre un mal possible potentiel istighatha en général c'est contre un mal qui est quoi existant c'est un appel De détresse, la personne est en détresse. Elle demande d'être secourue. Elle demande d'être sauvée. C'est ce qu'on appelle ici al istirath et tout. Et les deux, bien sûr, rentrent dans le dua. Tout ce qu'on est en train de voir ici, constater que tout ça, ça rentre dans quoi Le dua, l'invocation. Tout ça, c'est des formes de dua. Istirath, isti'ad, isti'ane. Ok, demander l'aide. Allah tout ça, ça rentre dans le douaa, l'invocation. et bien sûr, on le sait que l'invocation, c'est du... c'est quoi C'est adoration, c'est ibada. Dans le hadith du prophète Rasulullah, le douaa ouhu al-ibada. Les élèves, ils disent encore plus que ça. Ils disent le douaa, c'est la forme numéro une de ibada. Douaa, c'est quoi C'est la forme phare de ibada. La forme la plus noble de ibada, c'est quoi C'est le le douaa. La prière, l'invocation, plus clair que le sacrifice, plus clair que le nezr, plus clair que le serment, les jurés. On est d'accord sur ça Est-ce que tout le monde est d'accord Donc l'adoration dans sa forme la plus concrète, il n'y a pas plus concret, il y a pas plus visible que quoi Quelqu'un qui lève ses mains qui demande « Ya Allah donne-moi, Ya Allah protège-moi » ou qui fait ça dans sa salette ou autre chose c'est pour cela que les ulama, ils disent faîllem y ait shirkan shirk si invoquer autre que Allah azawajel c'est pas shirk y a plus de shirk dans cet univers Vous comprenez ça doit être tellement évident que c'est la forme la plus claire de shirk celui qui invoque autre que Allah azzawajal. que ce soit par quoi par estiada estirota estihaana demande de protection de risque, de n'importe quelle autre chose que ça c'est al shirk subhanahu wa taala le doua en passant il y a deux formes de doua il y a doua ou masala ok doua masala donc ça c'est le doua de mas ala. Là, c'est quoi? Dua? Masala? C'est demander à Allah Azza wa Jalla. Ya Allah accorde-moi. Ya Allah protège-moi. Et il y a le dua qui est plus général, qui est dua de ibada, c'est la dua d'adoration. Et ça, c'est toutes les ibada, tous les actes de rituel, c'est dua quoi ibada. Le jeûne, même ça, c'est dua ou? C'est un do'a. Même le sawm au sens plus général, c'est un do'a. C'est un do'a, ibadah. C'est une forme de ibadah d'Allah Azzawajal. Mais dans ce contexte, on parle plus de do'a, de do'a al ou al-mas'ala do'a, de mas'ala ici, de requête. Okay? On peut l'appeler ici do'a al-mas'ala, ça veut dire la requête. Demander des choses, faire des demandes auprès d'Allah Azzawajal. Ça, c'est do'a ou... Où... «Al-Mas'ala », c'est le dua, comment le comprend habituellement. Et Allah Azza wa il dit pour ce qui est de dua ou l'ibadah ici, «Wa anna al-mas'ajid al-Ilahi falatad'u'u ma'Allahi ahada. » Donc, tout comme pour la requête, elle doit être seulement pour Allah Azza wa La même chose pour l'ibadah, elle doit être seulement pour Allah Azza wa Que ce soit le saum, le jeun, le sacrifice, toutes les formes qu'on a déjà couvert auparavant. Donc, «Istirafe» ici, Qui pourrait nous dire, Stirafe, elle est chilque dans quel cas exactement Qui pourrait nous dire Avec tout ce qu'on a couvert jusqu'à date, normalement, vous êtes bien outillé, si pour répondre. fait, demande de protection contre un mal existant. Ça veut dire situation de détresse. Elle est. Quelqu'un va vous dire, si vous êtes, euh, vous êtes perdu au milieu de au milieu de, euh, du fleuve, ok et il y a des courants, et ainsi de suite, et euh, vous n'arrivez plus à revenir sur la rive, et que vous, votre vie est en danger, là vous allez faire un appel au secours, sur votre téléphone, 911. vous dites, je suis perdu, euh, lac, sainte, quelque chose, quelque chose de quelque chose, et là quelqu'un va vous dire, euh, vous avez fait du shirk, istirata, demander détresse, demander secours, c'est seulement auprès d'Allah Azzaud. Comment on va répondre à cette personne Oui, ça c'est après, c'est la réponse mais euh, ça, ça c'est la réponse de quand est-ce qu'on peut le faire mais là la question c'était est-ce que c'est shirk quand oui donc soit si dans le coeur on croit que c'est seulement cette personne qui peut m'aider, c'est mon dernier recours ok, donc on oublie Allah on place notre confiance un en, en être, ça c'est shirk Si je pense que c'est les secours qui vont venir me faire sortir d'ici, si, sinon, c'est fini. C'est soit eux ou il a rien. Vous êtes mon dernier espoir. Okay? Que ça, c'est du shirk. Parce que le cœur doit être attaché à Allah Azza wa Jal. Quoi aussi si La personne n'est pas, pas présente ou bien elle est morte, décédée. Faire sortir d'une détresse, de que la personne nous fasse sortir de cette de cette situation là la personne nous fasse sortir de cette situation là quand on invoque quelqu'un qui est mort ou bien un vivant mais qui est qui est absent. Voilà, ou il reste quoi Ou bien demander dans une situation de détresse demander quand à des, à des êtres vivants présents de leur demander de nous enlever quelque chose que seulement Allah Azawajal il peut Il peut enlever, c'est clair Donc, quelqu'un, il est dans une situation critique, ok Quelqu'un, il a une maladie sérieuse, situation critique. Et là, la personne, ben, mettons sa famille. Bon, lui, il est en situation critique, probablement qu'il ne peut pas parler beaucoup et interagir. Mais mettons sa famille, ses proches, quelqu'un, l'un de ses proches. Il cherche les meilleurs médecins, on lui amène les meilleurs médecins. Il est au meilleur hôpital, et là, il a devant lui le meilleur spécialiste ici, ok Spécialiste médecin, il a, il a tout fait, il a fait de son mieux, mais il va dire pour être honnête avec vous, on en a tout essayé, mais il reste plus rien. Il y a pas, il y a, il y a pas une autre chose qu'on peut faire. Et j'ai pas, pas vraiment espoir. J'ai fait de mon mieux, je m'excuse. Et lui, il insiste pour dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, sauvez-le, s'il vous plaît, faites quelque chose. Alors là, on est quoi À la limite de de un shirk. parce que lui, il est en train de te dire que scientifiquement parlant terme de ce qui est matériel, il n'y a plus rien qui est possible. Donc là, tu réalises que quoi Ça c'est cet être humain, je suis en train de demander, de lui demander de me secourir, de me sauver, alors que il ne peut pas le faire. Ça, ça peut être quoi C'est pas ça peut être, c'est du shirk. Parce que dans cette situation-là, on invoque seulement. Allah wa et, Allah et le contraire, comme on a dit, estiratha, pour qu'elle soit valide, pour qu'elle soit licite. Donc, quand on a fait un appel à l'aide en situation de détresse, les conditions de un, que ce soit avec un vivant, mais qui est présent, de deux, amrin maqdourin alayhi umouman, une chose qui est possible, ok, potentiellement, en termes de cause effet de ce qui est matériel et numéro 3 de croire que ça c'est seulement un sabab c'est une cause seulement et que le qalb le cœur il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala donc euh, le mot istighatha comme on a dit mot ici dans sourate al-qasas dans al-qasas verset numéro 15 Allah عز و جل, il dit فَا من شعاته على الذي من عدوهي فا الذي من شعاته على الذي من عدوهي Que quelqu'un, il a fait un استراثه auprès de Musa a.s. Prophète Musa a.s. Okay? Pour dire Ah, mon ami, toi, tu es de ma, de ma tribu, protège-moi contre cet ennemi, c'est notre ennemi. Okay? Donc, استراثه, on peut utiliser ce mot -là. De, auprès d'une auprès d'une créature, ça y a pas de mal avec les conditions bien sûr qu'on a qu'on a mentionné. Et même Ibn Al-Qayyim رحمه nous rappelle que parmi les formes de shirk, c'est le faire la estighatha auprès des morts. OK, vous le savez très bien que c'est super super super répandu dans certaines cultures, OK Invoquer les morts devant les temps bien Sidifoulène fais-moi sortir de ma détresse ici à Sidifoulène il appelle est en train de pleurer tellement de khouchour dans son doha et ainsi de suite ça c'est de Shir qui est évident il y a et subhanahu wa taala et de se diriger vers eux se diriger vers eux soit de façon physique ou bien de se diriger vers eux c'est le cœur qui se dirige qui est rattaché à ce mort par exemple pourquoi fa innal mayit qad inqata 'amaluhu wa huwa la yamliku li nafsihi car le mort et eh bien il n'a plus d'œuvre possible il ne peut plus faire d'œuvre d'action la yamliku li nafsihi darran wa celui qui est mort il ne peut plus s'amener le bien ni le mal de façon il n'a pas il n'a plus de volonté d'action le mort dans sa tombe Ce n'est pas comme nous. Dans Dunya, on a une certaine volonté, capacité d'action. Le mort n'a plus la capacité d'action. Bien au contraire. « C'est lui qui a besoin que quelqu'un fasse dua pour lui. » Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris pour faire le dua pour les morts. Pas le faire le dua des morts, de les invoquer. Non, il nous a appris, à alayhi wa de leur faire dua. Allahummarham amwat almuslimin wa faire doua pour les morts des musulmans ou bien Allahummarham fulanan on vient devant une tombe d'un mort d'un proche on va invoquer Allah azza wa jalla pour qu'il lui pardonne pour qu'il quoi pour qu'il lui donne el janna pour, pour que donc c'est lui qui a besoin de doua pas moi qui viens chez lui pour l'invoquer parce que ça c'est achirka et malheureusement bien sûr il y a des qubur okay? il y a des tombes Pas des tombes, c'est euh, shrines, ok, c'est, euh, comment on peut dire ça, là, c'est euh, des tombeaux, ok, ça devient mazarat, mashahid, ça devient un lieu de festival, un lieu sacré dans certaines cultures, ok, des lieux, les gens, ils font le pèlerinage dans les pays arabes vers certains, vers certains lieux comme le Badawi et à Dessour en Égypte fait master, ça c'est deux lieux, de lieux très connus, ok, des, des centaines de milliers de personnes partent pour invoquer le Badawi, ok les gens, l'Iran, le en Irak, l'Irak, le ibn Arabi en Syrie, le Hussein chez al chez al-Shi'a, ainsi de suite, donc tout ça bien sûr c'est subhanahu wa taala, c'est extrêmement grave comme ça d'aller invoker des morts yadum subhanahu wa taala et parmi cela bien sûr il y a même des gens même des gens ça il faut le connaître faut connaître cette réalité là la fameuse ici par exemple on va donner ici un exemple la fameuse al euh, borda ok ça c'est des vers de poésie quelqu'un, son nom c'est Al-Boussiri, c'est un poète qui a fait de la poésie pour faire quoi les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ça, il est Ça c'est une bourde, qui okay? c'est des vers de poésie très connus chez chez Sophia, chez les Sophia, ok. Certains les connaissent presque comme ils connaissent le Coran. Okay? C'est comme si c'était des paroles sacrées qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs vers dans al burda qui ne sont pas problématiques c'est seulement louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il y a des passages de al burda qui sont hautement quoi problématiques comme le passage dans lequel il dit akram al mali man bihi al il dit oh toi le plus noble des créatures je n'ai personne vers lequel se diriger lors de lors des quoi des euh, des catastrophes, des détresses, et ainsi de suite, siwaka, à part toi, sauf toi. Donc ça, c'est des paroles de shirk et de kufra, yadhan subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Ce n'est pas toute chose qui porte le quoi, le le euh, le collant ici, l'étiquette islamique qui représente vraiment l'islam. Il y a des choses qui portent étiquette islamique Qui peut même être vendu dans un livre islamique, ok, dans une boutique islamique, mais que à l'intérieur c'est shirk. Même invoquer, même si c'est Rasoulullah sallallahu l'invoquer c'est du shirk. billah azza wa parce que c'est seulement Allah qu'on invoque. Subhanahu wa taala. Si le Prophète sallallahu il était vivant avec nous aujourd'hui, oui, on peut faire quoi, istiratha ou bien istiratha avec les, avec les conditions comme qu'on a mentionné tout à l'heure, « Ya Rasoulallah, protège-moi contre telle personne qui veut me faire du mal. » On veut dire « Rasoulallah, il a du pouvoir. » Ok Ou autre chose. Ben, donc ça, il n'y a, a pas de problème. Et bien sûr, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étant dans un autre monde que le monde de la Hayat ou de dunya on ne peut pas faire la istighatha ou bien estirata auprès de lui, alayhi salatu wa sallam. Oui, il y avait une question mais quel, quel quel pèlerinage exactement parce qu'en général ce genre de pèlerinage qu'on vient de mentionner c'est tous vers des tombeaux OK faire le pèlerinage vers un tombeau pour pour l'adorer pour l'invoquer et tout ça c'est du shirk c'est indiscutable faire le pèlerinage vers un lieu parce qu'on pense c'est un lieu sacré juste pour le visiter OK ça c'est bid'a c'est c'est innovation c'est interdit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la tshaddu rihal On ne peut pas faire un pèlerinage. Pèlerinage, ça veut dire faire un voyage pour prier quelque part, sauf pour les trois masjids. Haram, Mecca, Medina et Al-Aqsa, Jérusalem. C'est les seuls trois pèlerinages possibles pour aller faire la salette, Ok Tout autre pèlerinage vers un autre lieu, c'est Bida, innovation. Mais si ça arrive vers... Si, si ce lieu-là, c'est un tombeau et qu'on va là-bas pour invoquer le tombeau et pour sacrifier devant le tombeau, et ainsi de suite, ça, c'est shirk akbar indiscutable. Ça, c'est du shirk majeur. Non, il n'y a pas de ville sainte en islam. Il okay? y a pas de ville sainte en islam à part Mecca, qui est un haram. Il okay? y a un haram al si on peut l'appeler ainsi, de Al-Madinah. Donc, il y a masjid du prophète wa sallam, dans Al-Madinah. Et il y a aussi le Masjid Al-Aqsa, Mubarak, Jérusalem. Non, il y a pas une autre terre comme ça sainte, sacrée. Ok, il y a terre bénite comme Shem, Arden Mubarak. C'est une région que le prophète d'Israël a dit que ça, il y a la baraka, il y a terre bénie, mais c'est pas une terre sacrée que juste comme ça on va aller vers n'importe où dans Shem juste pour faire un pèlerinage. On peut pas le faire. Vraie? Okay? Non, waAllahu. Chubheth, uh, quelques chubheth maintenant quelques euh, quelques hadiths que certains véhicules ok pour essayer de encore une fois c'est seulement des exemples ok parce que si on va ouvrir cette porte là on va commencer à parler tawassoul et tout on va pas finir donc ça ça mériterait un autre cours différent pour parler un peu de raad donc ce qui nous intéresse c'est quoi c'est les fondements connaître la vérité maintenant pour répondre à toute shubha de faux chubha c'est quoi c'est quoi chubha qui pourrait nous rappeler c'est quoi shubha Hein? Une, ambiguïté. une ambiguïté. On appelle ça une ambiguïté, oui, mais plus encore. C'est quoi une shubha, Plus Qui pourrait nous expliquer quelque chose en définissant plus euh, plus précise que la traduction connue qui est ambiguïté, oui. Zone grise. Ça, c'est le mutashabihat. Ça, c'est dans le fiqh. Hmm? Nuance c'est l'une des raisons d'existence des, des Shubha. Shubha, c'est plus un semblant d'argument que quelqu'un présente, ok C'est un semblant d'argument. C'est un argument qui est contre la vérité, vous comprenez Un argument qui est contre al haq Et de ce fait, s'il est contre la vérité, il ne se tient pas, c'est certain, vu qu'il est contre la vérité d'Allah Azza wa Jal. Mais là, on va déconstruire cet argument. Il faut trouver quoi La faille Finding the flawed. Il faut analyser cet argument. Donc toujours, la logique c'est quoi C'est que on commence toujours par établir les vérités absolues. Ok Étudier ce qui est clairement. Est-ce qu'il y a un doute dans le Coran que du'a... Est-ce qu'il y a un doute dans le Coran qu'il y a quelque chose s'appelle shirk Est-ce que est un doute Non. Est-ce qu'il y a un doute dans le Coran sur le danger de shirk Non. Est-ce qu'il y a doute dans le Coran que invoquer autre que Allah, c'est du shirk? Non. Donc tout ça c'est des choses qu'on est en train de couvrir. Ça, tout ce qu'on est en train de couvrir ici c'est quoi? C'est la priorité numéro une. C'est d'établir les vérités quoi, absolues. Ça, ça va être quoi? Le stable, le béton de la religion. Après ça, dans la vie on peut entendre de tout. Ok? Il y a des gens qui défendent toutes les théories. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui s'identifient à l'islam. Et qui vont défendre certaines thèses, pas seulement dans le shirk ou tawhid, ok C'est dans tous les domaines de la vie. Ça, on est en train d'apprendre ici la méthodologie comment bien voir les choses. Des gens qui vont adopter certaines thèses qui vont qui sont contraires à ces vérités quoi, absolues de la religion. Et en adoptant ces thèses, ils vont amener bien sûr des arguments. C'est rare que quelqu'un dise moi je crois comme ça et c'est comme ça et c'est tout. Ça c'est en général quelqu'un Jahil mokalle d'un bédouin, je ne sais pas quoi, mais ça habituellement c'est pas une personne dangereuse pour les autres. Celui qui est dangereux c'est celui qui va amener une thèse et qui va amener quoi des arguments, semblants d'arguments avec. Donc les semblants d'arguments vont être, tu sais, mais il y a un hadith, mais tu sais, mais il y a ayat, ainsi de suite. Dans ce genre de choses on fait quoi? Toujours, avant de passer le temps c'est de toujours revenir à quoi? À confirmer les vérités absolues, principales. Ça, c'est le béton de la religion. Donc, là, on n'est pas dans le mode de... Attention ici, le danger du mode... Ça, c'est le mode de recherche scientifique. De quoi, le mode de recherche scientifique C'est quoi De nos jours. Il y a d'autres modes, mais... Le mode de nos jours qui est... Le principe qui est prédominant de nos jours, c'est quoi hmm De ce fait, rationalisme... C'est quelle forme de rationalisme de nos jours Il y a un principe ici important... Mais aussi, en termes de réflexion. Revenir au doute pour arriver aux vérités. Ok, toujours, il faut repasser par le doute. Ok, c'est la, la terre sacrée de la réflexion de nos jours. C'est le doute, ok, revenir vers le doute. Donc, ils disent, le doute mène vers la, vers la vérité, vers la science, ok ça peut s'appliquer dans plusieurs domaines de la vie incluant certains domaines de la religion de al ici le dhann pour ceux et celles qui étaient avec nous dans solfiq et dans et dans, OK les dhann questions de ijtihad et tout OK oui faut être parfois ouvert au doute ça veut dire questionner ses propres quoi peut-être que le ijtihad que j'ai fait il est faux mais il y a des exclusions Parmi ces, exclu ces exclusions-là, c'est quoi C'est le domaine des vérités absolues. Les vérités absolues ne, ne doivent pas être soumises au doute, parce qu'une fois que j'ai établi que c'est des vérités absolues, que c'est du béton, le béton, ça ne s'enlève pas. Vous comprenez L'autoroute 40 à Montréal, est-ce que ça s'enlève L'autoroute 40. Quelqu'un va venir comme ça, un urbaniste, il va dire à la ville de Montréal :« Moi, j'ai une idée pour vous. On va enlever toute l'autoroute 40. » Et on va refaire quelque chose de nouveau est-ce que quelqu'un va prendre cette idée vous pensez non parce que ça c'est quoi maintenant c'est c'est du béton c'est la vérité absolue de cette ville vous comprenez c'est une vérité absolue peut-être ça va changer c'est pas une religion mais ça va prendre quoi des des dizaines et des dizaines d'années ça va demander une grande révolution pour que quelqu'un un jour peut-être Allah a'lam Okay, mais si quelqu'un dit « Ok, euh, moi je vous propose que cette, ce chemin-là, va le rendre à sens unique, puis on fait une nouvelle sortie. » Ça c'est plus quoi Discutable. On est ouvert à constater l'idée. Mais si quelqu'un dit « On enlève l'autoroute 40, on va tout l'enlever. Euh, il faut l'enlever. » Ou quelqu'un dit « Centre-ville de Montréal, il faut l'enlever. » Moi je vous le propose, on va le prendre au nord, à Laval, on va le mettre là-bas, le centre-ville. On va le déménager. Okay, on va dire « Toi t'es fou, t'es pas normal. » Pourquoi Parce que tu reviens ici au au béton, c'est les vérités absolues, c'est l'identité même de la chose quand c'est tous entendus et que ça c'est fini, on ne parle plus de ça. La même chose ici, les haqa'ik, les vérités absolues de la religion, ce n'est pas ici du fanatisme, non, c'est parce qu'ils ont été établis, avant ça il y a tout un travail qui a été fait pour établir ces vérités avec la certitude de 1000% qu'on est en train de faire maintenant sur le tawhid et tout, et tout, et tout. Le simple fait d'envisager qu'il y a possibilité que l'islam, il a permis certaines formes de shirk. Je suis en train de dire que toutes ces ayats, tous ces hadiths, c'est comme quoi Du du n'importe quoi. Vous comprenez Parce que, de un, c'est une perte de temps. Le de, de deux, c'est pas seulement ça. De deux, ce qui est plus grave, c'est que quoi Qu'est-ce qui arrive ici C'est que Si on ouvre les portes, ça, c'est ça, c'est les, les attaques idéologiques de nos jours sur l'islam, c'est ça, c'est exactement ça. Vous comprenez C'est attaquer les vérités absolues. Et juste, c'est pas pour... Les gens, ils comprennent pas. C'est pas des attaques idéologiques pour te faire adopter une autre religion que l'islam. OK C'est pas pour vous dire, « Oh, vous les musulmans, on vous propose de quitter l'islam et d'adopter telle autre religion à la place. » OK Non, non, non. C'est... Ils savent que ça, ça serait trop demandé. Ils sont satisfaits de beaucoup moins que ça. Qui est quoi Juste semer le doute. doute. C'est clair. S'ils arrivent à semer le doute sur les vérités absolues de l'islam, ils sont contents. Ils ont fait. Ils vont dire great job. On a fait tout ce qu'ils cherchent. Parce que dès qu'une chose elle perd son caractère sacré, indiscutable, elle perd sa valeur. Donc, si moi je me montre, comme certains le font malheureusement, certains qui portent même le titre de « derrière », ainsi de suite, ils se montrent ouverts à rediscuter. Ouais, on n'a pas de problème, nous, à rediscuter, ok Toi, peut-être, tu dis « j'ai pas de problème à rediscuter » parce que toi, tu connais, tu penses que euh, ça ne va pas t'affecter, mais pour l'auditoire, il y a des personnes pour lesquelles tu es en train de remettre quoi Des vérités absolues en doute. Ok, moi, si je vais dire aux musulmans, regardez, Il euh, faut être fair, il okay? faut être neutre et tout, il faut être à l'ouvert, il faut être ouvert à la possibilité que en Islam ce pas cinq prières qui sont obligatoires, Il okay? ne faut pas avoir peur de discuter ce genre de choses. Je vais commençais à leur parler comme ça. Alors euh, on vous invite à un colloque la semaine prochaine pour discuter des cinq prières est ce que c'est vraiment les cinq prières qu'est-ce que je viens de faire ici Je n'ai rien établi, je n'ai pas dit d'autres alternatives, mais tout ce que je viens de faire, je viens de bousculer plusieurs personnes. Je viens de les heurter dans leur imam, comprenez Ils perdent ici, euh, j'ai toujours besoin d'une terre pour me tenir debout sur, sur deux pieds, d'un un minimum, une terre que c'est la terre, je sais que ça c'est... Vous comprenez Alors ici, la méthode c'est quoi C'est avant d'étudier les Shubuhat... Non, connaître ici, les... est-ce que les Shubha s'adressent aux... aux vérités absolue Si oui, alors moi, j'étudie pas la Shubha ici par intérêt d'absorber la Shubha. Ma... Ma mission est très claire dans ce cas, et elle est déclarée. Je suis là ici pour rejeter cette Shubha, pour y répondre. Je vais dire dès le début que ça, c'est un argument qui est faux. C'est une Shubha, et on va chercher c'est quoi le problème. Il y a certainement une faille à l'intérieur parce que dans la religion d'Allah, il n'y a pas de contradiction. Donc là, je vais prendre maintenant cette chouba, je vais la déconstruire pour trouver la faille à Allez où comprenez Il y a toujours quelque chose, quelque part. Soit dans Dilala, Ça veut dire la, la signification de cette shubha, l'indication, ça c'est plus du domaine de usul fiqh, ou bien c'est l'authenticité, c'est du domaine des sciences, du hadith, autre chose. On va chercher c'est quoi le problème avec cette shubha. Donc, prenons juste quelques exemples, brièvement, bien sûr, ce n'est pas notre notre sujet. Euh, donc, certains, ils ont essayé de faire le, de justifier la pratique de at-tawas-sul. Ok, at Uh, probablement on va parler tawassoul plus tard dans cette série, incha'Allah, azawajal, brièvement, tawassoul, c'est quoi C'est, je veux arriver auprès d'Allah à travers quelqu'un, à travers quelque chose. Mais la forme la plus répandue, c'est le tawassoul chez certains soufis, tawassoul par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si je dis, ya Allah, je te demande par, mon... par ton prophète, ya Allah, je te demande de m'accorder telle chose. Ok Alors, eux, ils disent que ça, c'est correct. Ok Alors que ça, c'est quoi C'est problématique. comprenez On demande pas à Allah Azza wa par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je peux demander à Allah par mon amour du prophète, sallallahu alayhi wa C'est autre chose. Parce que ça, c'est tawassoul par le amal salih, par les bonnes œuvres. Il y a Allah, si tu sais que j'aime ton prophète, sallallahu alayhi wa donne-moi telle chose. Pas de problème. comprenez Mais juste tawassoul par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est Alors Euh, ils ont, par exemple hadith de le رجل الضرير ضرير البصر donc il y a un homme, l'homme aveugle le hadith s'appelle l'homme le hadith qui euh, qui parle d'un homme aveugle qui serait venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ad'u Allah an demande à Allah ya rasoul pour que Allah azza il me guérisse Vous pouvez pas voir OK il y avait il était probablement une forme de maladie temporaire ou autre chose je pouvais pas voir comme ça il a demandé au prophète Allah, demande à Allah de me guérir alors le long, le long hadith ici est que euh, après ça il a dit wa as'aluka wa ilayka bi rahma il a dit oh Allah je te donc ça c'est l'homme aveugle qui parle en présence du prophète salla qui dit ya Allah Je t'invoque et je je me dirige vers toi, auprès de toi, par ton prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok Donc, là, ils ont dit, ok, on peut invoquer autre que Allah ou par le biais de quelqu'un comme Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, la réponse des ulémas c'est que le hadith, il s'explique lui-même. Cet homme-là, il n'est pas en train de demander à Allah Azza wa Jall par lettre du prophète sallallahu alayhi wasallam, il demande à Allah Azza wa Jall par quoi Par le par le doua du prophète sallallahu alayhi wasallam. Il y a une différence entre les deux, c'est clair. Si le prophète sallallahu alayhi wasallam il est vivant, s'il était vivant aujourd'hui avec nous, il y a personne qui va dire que C'est mal d'aller demander au prophète de te faire du'a. C'est clair. Tu vas chez Rasulullah, fais-moi fais, fais du'a, Rasulullah. Lui, il te fait du'a. Presses-toi, tu fais du'a. Tu dis, ya Allah, parle du'a de ton prophète, sallallahu alayhi wasallam sallam. Réponds à mon du'a. Ça, c'est pas problématique. Il n'y a, a pas de problème en tant que tel. Et le hadith, bien sûr, comme on a dit le hadith, plusieurs ulama, dont Imam Ibn Taymiyyah, Shawkani, Albani et d'autres, le considèrent comme étant comme étant authentique et qu'il est valide, sauf que là, c'est pas un problème d'authenticité, c'est un problème de dalala, d'indication. Ils ont mal interprété ce hadith pour justifier certaines formes de tawassul qui ne sont pas qui ne sont pas valides. Dans un autre hadith aussi, une autre shubha hadith rapporté par al-Hakim que le prophète صلى alayhi wa sallam, il aurait dit Que لَمَا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِئَةَ Lorsque Adam, alayhi salam, il a désobé Allah au paradis qu'il aurait dit après ça يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي Oh Allah, je t'invoque je par le droit de Muhammad, par sa valeur auprès de toi, de me pardonner. Okay? Donc là, ils ont dit, regarde, même Adam, alayhi salam, il demande par le droit d'Allah, par le droit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les ulamas, ils ont dit ce hadith-là, contrairement au, euh, au hadith juste avant, au précédent, ce hadith-là, il est, quoi il est? faible, maudou'un. C'est un hadith fabriqué de toutes pièces. Il y a un narrateur dans ce hadith qui s'appelle Abdurrahman ibn Zaid muttafaqun ala dha'fihi, qui est faible à l'unanimité entre les savants des biographies. Tout ça, bien sûr, c'est des révisions de principe de noukhbet alfikar des sciences du hadith de 1. et aussi ce hadith là il a une forme de illa là ici il y a un petit problème avec son son quoi son contenu c'est que le doua d'Adam, alayhi salam quand il a fait quand il a désobéi à son doua on le trouve où finis dans le coran ok قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من Il est très clair dans le Qur'an, ça ne parle pas de حق محمد, du droit de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un hadith qui va clairement à l'encontre de quoi? D'un détail qui est déjà cité dans le Qur'an, qui est déjà expliqué dans le Qur'an. Euh, aussi, il y a un hadith du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, ici, qu'il aurait dit, alayhi salatu wa sallam, فلينادي يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل في الارض حاضرا سيحبسه عليكم الى غدي عليه الصلاه والسلام que si l'un de vous il perd son animal dans le désert, quelqu'un il est sur un chameau après ça il va prendre une petite sieste et il se lève il se réveille, il trouve le chameau il est parti il a quitté. Okay? donc ça peut égaler la mort okay? il y plus y a plus, il y a plus de, de moyens de transport ici Donc le prophète sahasm il aurait dit que dans un tel cas, il faut dire ya ibad Allah, oh les serviteurs d'Allah, retenez mon animal. Et qu'il aurait dit Ali sallallahu alayhi wa parce que Allah, il a des serviteurs partout dans cette terre. Ça veut dire d'autres êtres, pas des êtres humains qui vont écouter quoi Cette demande de détresse istirath et qui vont retenir cet animal. Right? donc là, quoi la réponse des ulémas de un Ils ont dit le ulama parce que bien sûr tout ça c'est des encore une fois des arguments, des chibouhades que certains pourraient utiliser pour justifier, pour dire ah toi tu sais pas mais je suis en train d'invoquer parce que Allah il a des êtres que toi tu peux pas voir. Moi je les invoque, ok? Ya riba, don la, toi tu dis tu parles à qui? J'invoque, j'invoque des gens, ils vont m'aider. T'en fais pas, ils vont m'aider. Donc de un, hadith il est d'affais, hadith il est faible. Euh, comme il dit l'Imam al-Siyyouti rahimahullahu ta'ala al-Bani et d'autres ulama de hadith et de deux, même si on assume que le hadith il est vrai, si le hadith il est authentique vraiment, s'il était authentique, il n'est pas mais s'il est authentique alors là le hadith nous donne une autre information qu'il comme quoi il y a d'autres êtres qui sont quoi? vivants et qui sont présents et que, qui peuvent entendre donc dans un tel cas là, istirasa n'est pas quoi? interdite Mais le hadith, il est faible, ok Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas faire cette estiroth. Euh, aussi, ils ont des principes. Regardez, ça, c'est n'est pas un hadith. Ça, c'est des principes. Euh, c'est des phrases. إِذَا أَعْيَدْكُمُ الْأُمُورِ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ Si vous trouvez que les choses deviennent trop difficiles, alors il faut aller vers les gens des tombes, ok euh, Une autre aussi. لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ Si l'un de vous il pense du bien même d'une pierre, elle va lui être utile. Ça veut dire c'est une question ici quoi de de pensée, de confiance. Si ta confiance elle est tellement forte, même une pierre devant toi, si tu vas penser du bien de elle, elle va elle va être utile. Ok? Et comme ici nous dit l'Imam Ibnul min al-mushrikin al Ça c'est des paroles que qui ne peuvent venir que, quoi C'est des inventions de Mushrikin. Ça, c'est quoi C'est du shirk, ça. C'est des... des adorateurs d'authan de... De... et d'idol. OK Celui qui pense que lorsqu'il y a du... Si tu es en détresse, va chez les gens, des temples. Le Coran, il dit quoi Il a dit ça, le Coran Kalamullah, Azza wa Jal. C'est quoi la différence, alors, entre un, mushkli... un Mushrik et entre ça C'est quoi Il y a plus de différence entre tawhid entre... Et entre... Al-Shirk. Quelques ayats, très brièvement, Inch'Allah, Azza wa Jal... <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala il di wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alt fa innaka idhan min adh-dhalimin il di subhanahu wa ta'ala n'invoc pas la tad'u autre que Allah azza wa jall ce qui n'est pas ce qui n'est pas utile et ce qui n'est pas quoi menaçant aussi que okay, quelque chose qui ne peut te faire que ni de bien ni de mal min dunillah à part Allah subhanahu wa ta'ala c'est seulement Allah azza wa jall qui peut amener le bien et le mal subhanahu si wa ta'ala fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin esit ul fai alors dans ce cas-là tu vas être parmi les zalimin tu vas être parmi les zalimin ceux qui sont injustes ça veut dire ceux qui font le shirk billah subhanahu wa ta'ala après ça il dit subhanahu wa ta'ala وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ Si Allah Azza wa Jal il t'afflige, il t'éprouve avec un mal, nul, nul ne peut relever ce mal à part lui, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et au début des ayats, C'est les paroles de d'Ibrahim a.s. Juste avant le, ces ayats. Ibrahim a.s. Il dit «Ina alladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fa btagu'in d'Allah rizqan Que ceux que vous invoquez avec Allah a.s. Eh bien, ils ne peuvent pas amener du bien. Ils ne peuvent pas vous amener le rizqan. Alors, il faut chercher le rizq auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Donc, on apprend de cette aya, encore une fois, que le du'a, même pour demander al-rizq, il doit être seulement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et exclusif auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, يقول الله عز و جل dans surat Al-Ahqaf ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر النسو كانوا لهم أعداء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Ça, c'est les versets numéro 5 et 6 de Sourat Al-Ahqaf. Et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit مَنْ أَضَلْ Qu'il n'y a pas quelqu'un de plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, qui invoque en parallèle avec Allah Azza wa Jal من, مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَا qui invoque ceux qui ne vont pas lui répondre jusqu'au jour du jugement. Ça veut dire qui invoque les morts ou les absents ou des objets ou autre chose, quelque chose qui ne te répond pas, qui ne peut même pas t'entendre. وَهُمْ <sum> عَنْ دُعَائِهِمْ رَافِلُونَ Et qu'ils sont dans l'état de rafla de tant dua, celui qui invoque un mort, celui qui invoque une tombe, une pierre, que elle est inconsciente que cette divinité-là, elle est inconsciente, en fait. Elle n'est pas au courant de ton doa. De Alors, il faut vraiment être égaré pour mettre toute sa confiance et de placer de l'espoir en une divinité. Pareil. Après ça, il dit, subhanahu wa ta'ala, « Wa idha hushira al-nasu kanu lahum a'da'an »« Que le jour dernier, idha hushira al-nas kanu lahum a'da'an »« Ces divinités-là vont devenir des ennemis, vont se retourner contre ceux qui les adoraient. » Donc, ça, c'est un une autre raison pour laquelle il ne faudrait pas faire el-shirk. Et aussi, il nous dit subhanahu wa ta'ala wa kanu bi'ibadatihim kafirin et que ces fausses divinités-là, eh bien, elles vont faire le kufr. Elles vont rejeter l'adoration de leur de quoi De leurs adorateurs le jour dernier. Donc, tout ça, ça... Plusieurs raisons ici, quatre ou cinq raisons dans cette ayah pour lesquelles il ne faut pas adorer ou bien il ne faut pas invoquer autre que Allah subhanahu wa taala sachant que Allah azawajal ici il a appelé ce douaa quoi une ibada ou كانوا بعبادتهم كافرين donc dans la ayat ici elle nous dit que invoquer autre que Allah azawajal en réalité c'est une adoration de autre que Allah subhanahu wa taala il n'y a pas plus clair que ces versets dans le livre d'Allah subhanahu wa taala et Allah azawajal aussi dans sourate an-naml il nous rappelle maintenant le contraire qui répond au doua qui répond à l'invocation il dit subhanahu wa ta'ala amm yujib al-muptar idha da'ahu wa yakshif al-su' aw yaj'alukum khulafaa' al qui répond au doua du muptar l'invocation du muptar le muptar c'est celui qui est en détresse extrême c'est la détresse extrême qui lui répond le doua comme on a dit tout à l'heure quelqu'un qui fait la estiroth, qui demande secours auprès des êtres humains, mais qui, après ça, réalise ou bien qu'il se trouve dans un état, dans une situation dans laquelle il ne peut pas avoir d'aide. OK euh, le, Encore une fois, le, le numéro d'urgence, le 911, ou ça dépend du pays, la personne, elle fait, mais là, la personne est hors réseau. Il y a personne qui, te, qui, qui peut te répondre dans une situation-là. Alors, le dernier recours... Et le recours final et ultime et absolu, c'est amma celui qui répond au muttar, à celui qui est en détresse. C'est pour ça, ce les êtres humains, de par leur fitra, beaucoup d'êtres humains, même ceux qui sont kafirines, même ceux qui sont même désatés, beaucoup d'êtres humains dans des situations de détresse ou de choc surprenant. La première. Chose la première réaction qui sort de leur cœur c'est quoi c'est oh mon dieu oh my god OK c'est reviennent à la fıtra reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala alors celui qui adore autre que Allah azza wa jall et eh bien c'est un mushrik celui qui invoque plutôt autre que Allah azza wa jall et eh bien c'est un c'est un mushrik rawat tabarani hadith rapporté par at-Tabarani Euh, même si il faut le savoir, certains ils disent il y a un peu de faiblesse dans cette chaîne de narration Ibnulahiyah, l'un des euh, narrateurs qui sont un peu leur état un peu controversé, est-ce qu'il est, qu est hasan ou il est faible, autre chose. Mais si on assume que le hadith il est moyennement authentique, ça veut dire hasan, comme le disent certains ulémaïs. Anhu comme quoi il y avait dans le temps du prophète sallallahu alaihi un hypocrite, un hypocrite qui faisait beaucoup de mal aux croyants avec sa langue avec ses menaces et ainsi de suite alors certains parmi eux ils ont dit Allons faire la istighatha demander l'aide secours auprès du prophète contre ce munafiq qu'il lui fasse quelque chose il nous fait trop de mal alors ils sont partis chez lui et il aurait dit إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ Ne faites pas la istiratha par moi, faites plutôt la istiratha par Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les ulamas, ils ont dit, soit que, ici, ce qu'ils ont demandé, c'était quelque chose que le prophète wa sain, ne pouvait pas faire, ok parce qu'on a dit parfois on peut l'affaire auprès d'un, auprès d'un être, auprès d'une créature, d'une personne alors pourquoi est-ce qu'il aurait dit sallam, si on assume que le hadith il est authentique, pourquoi est-ce que le prophète il a dit ne faites pas la istiratha par moi, faites istiratha par Allah soit qu'ils ont demandé quelque chose que seul Allah Azza peut faire ça veut dire que vu que lui c'est un monafique, un hypocrite s'il ne montre pas al-adawa ne montre pas al-kufr, le prophète salam, ne peut rien lui faire, ne peut pas le punir parce qu'il doit le quoi le traiter comme un muzilma tant qu'il ne montre pas le kufr qui est dans son cœur donc il y a pas de punition par le simple soupçon donc là on peut pas faire istirafa auprès du prophète salam, ou bien que le prophète ali sallatou salam tout simplement il est en train de quoi yurshiduhum ila il les il leur indique il les encourage à faire attention à leurs paroles et Malgré que le sens pourrait être vrai, mais c'est toujours mieux de dire quoi Estira ça auprès d'Allah, pas auprès du prophète, alayhi sallatu wassalam. C'est clair Il y avait des questions tout à l'heure sur... Euh, oui e euh, n'am na dot ça, ça fait partie de la sunna okay, comme hadithous salasa alladhina awahum al awa mabitu ila al ghar histoire, très connue, comme dans Riyad Salihine, histoire de des trois qui ont été euh, pris en au piège en quelque sorte bien emprisonnés dans dans la cave lorsqu'il y a la dans la caverne lorsqu'il y a une roche qui s'est qui est tombée okay, qui a bloqué l'accès que les trois parmi eux ont fait dua auprès d Allah, par le meilleur de leurs œuvres. Ça, c'est tawassoul auprès d'Allah, tawassoul auprès d'Allah Azza wa Jal, mais tawassoul par quoi Par nos bandes-œuvres. Donc, de un, oui, les textes démontrent que ça, c'est l'une des choses qui font qu'Allah Azza wa Jal, il a mis comme cause de réponse de doua, ijabat al-dua, et de deux aussi, même le da'i, celui qui fait doua, lorsqu'il invoque ses propres bandes-œuvres, il va se sentir quoi Plus confiant dans son doua. Sachant Azza wa Azawajalla Akramul Akramin, qu'il est qu'il est le reconnaissant. Si moi j'ai fait de bonnes œuvres auprès d'Allah Subhanahu wa Taala, alors je vais me rapprocher auprès d'Allah avec ces bonnes œuvres et Il va me donner mieux que ce que moi j'ai donné. C'est clair. Wa Il y avait une autre question. Oui. Juste doit travers les les bonnes œuvres. Tu dis, ya Allah tu le sais. Qu'un jour, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais j'avais pas beaucoup de biens, ya Allah, mais il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, et que malgré que je n'avais pas le goût de partager, je voulais garder pour moi parce que c'était le minimum, mais ainsi de suite, mais j'ai partagé la moitié de ma fortune, de mes biens avec lui, parce que j'avais confiance en toi et j'ai sacrifié pour toi, ainsi de suite, il y a Allah, accorde-moi telle chose, il a Allah, accorde-moi. C'est ce qu'on appelle faire doa auprès d'Allah par les bonnes œuvres. Oui. C'est pas une relation d'échange, non. C'est une relation ici. Encore une fois, sans trop matérialiser la chose, ok Sans trop la maté matérialiser la chose. La réponse à son essence, le plus simple, c'est que Allah il a fait de ça un subh, une cause que le douha soit plus quoi répandu et plus de chance plus de force pour qu'Allah Azza wa Jail, il lui réponde. tout comme Allah Azza wa Jail, a fait en sorte que du'a de Sa'im, celui qui jeûne du'a dans la salate du'a euh, devant la Kaaba, tout ça c'est des du'a qui ont plus de chance alors l'une de ces causes là de Isbab, ijabat al-du'a, c'est utiliser le tawassul qui est valide comme le tawassul par nos bandes-oeuvres tawassul par les noms d'Allah Azza wa Jail. tout ça c'est des formes de tawassul qui sont valides C'est bon? طيب Тойб. Аллаху та'алла а'лау а'ла الله салаллаху саламу ва баракаа محمد وعلى Мухаммад ва ала алихи